Classique. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les six prochaines heures. Dernière émission classique de la programmation d'été, c'est définitivement la fin des vacances et la rentrée, puisque、euh, la semaine prochaine, c'est la rentrée à l u g t r à l'université. Et、euh, question de clore. La belle saison est de vous présenter ce que j'ai eu le plaisir de découvrir et d'écouter pendant mes vacances. Je vais vous présenter comme ça un paquet de disques de nouveautés qui sont sortis dans les derniers mois. Je vais vous présenter les derniers nés de George Throgood. And the Destroyers, Hellstorm, Toxic Holocaust, Enslaved, UDO, The Quill,、uh, Uncle Tom Angel Ripper, ainsi que deux nouveaux groupes, m a y e n et l'excellent Hell. Dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous présenter le trio canadien Sadistic Humor, ainsi qu'une face complète d'un album vénéne classique perdu en 1971, il y a 40 ans, soit In the Land of Grey and Pink, The Caravan, Amateurs de diversité, ne vous en faites pas. On va entendre, comme toujours, de nombreux classiques dans la plupart des styles de musique associés, regroupés sous la grande bannière c l a s s i q u e On va entendre du rock progressif, du hard rock, du blues rock, du boogie, du folk rock, southern rock, du rock québécois, ainsi que du m é t a l On va entendre, entre autres, cet après-midi, des artistes des groupes comme Judas Priest, Motorhead, Tenugen, The Beatles, the Kiss, Deep Purple, the Allman Brothers Band, Can Heat, Les Black Rose, Iron Maiden, o p e t h Metallica et Accept. On va débuter tout ça dans environ une heure puisque d'ici là, Simon f i t z b y sera de retour avec les éphémérides du rock. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Question de débuter en force et de se mettre tout de suite dans le bain pour les éphémérides. On va écouter le premier groupe à avoir introduit le concept de jazz rock à la fin des années 60. Blood, Sweat and Tears, I Can't Quit Her Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus La Station des m ウ l o m a n e s La seule à faire tourner Du vrai rock à toi, ien, est fou. 89 t ウ o i トン、i ェットン、e s ットン、ウェットン、ウェットン、ウェットン、ウェットン、ウェットン、ウェットン、l ェッ n me ェット g ウェットン、n ェ o ト m ウェットン、I can't quit her ットン、ウェットン、ウェット f a ェット e ウェットン、ウェ Yeah. But the hands are tired,、I、keep ticking at my back, c a u s e it's been so long. s i n c e I had her back beside me. Yeah, I know. I can't quit her, cause in my darkest night, s Hands are tied, e e f ticking o t my back, move、well, h s bills、so、along, till I had h back beside me. Yeah. To love is something every young boy knows about, and I fight this whole soul best to find some. I was a young boy till I held her See ya! The s w e ェ t ト・ n ン・ティーズ avecI Can't Quit Her, tiré de leur premier album Child is Father to the Man, paru en février 68. Et cette semaine, c'était l'anniversaire de Dick Halligan. effectivement, Dick Halligan, claviériste et flûtiste de Blood, Sweat and Tears. Et tromboniste aussi, c'est v r a Oui, oui, oui, oui. j a v a i du trombone sur le premier. Célébrer ses 68 a n Et,、euh, vous avez reconnu sa voix? Eh Bien oui. Il s'agit bel et bien de M. Simon Fitzbill, l'authentique, véritable historien de ces fous, avec qui j'ai encore une fois l'immense plaisir d'être en compagnie, puisque c'est maintenant l'heure de passer à ceci. Les é p h é m é r i d e Dernière émission de programmation d'été. On quitte l'été et nous avons une fois de plus tout un programme aujourd'hui puisqu'il s'est passé plein de choses dans l'histoire du rock du 29 août au 4 septembre.、Et、effectivement, une autre semaine bien remplie dans、mm -hmm. le cas des éphémérides. Ouais. Et,、euh, nous continuons, en fait.、Euh, on commence,、journée. on y va avec les naissances. Oui, exactement. Les naissances dans la journée du 29 août. e、eh、t bien, celle de, en 1945, Chris Coppin, Copping, plutôt, bassiste et, et organiste de Procol a r u m Il s é v r a i s e ses 66 ans cette semaine. Également, nous avons en 1958 la naissance de Michael Jackson. <rire> Donc,、euh, qui, qui a eu certaines influences sur le rock plus,、euh, des bon, dernières je dirais, années. Pas, je dirais, je dirais pas le rock, hein, je dirais. Beaucoup plus、euh, la, la pop la, la, la que pop, le rock. C'est de,、ouais. de la pop,、euh, mais encore là, je l'ai dit souvent,、euh, Musicalement, m i c h a e l Jackson, ça vaut pas cher, c'est un danseur. Ouais, exactement. C'est un danseur. C'est surtout un danseur avec une, une voix très aiguë. Ouais. Ah, tu l'as déjà dit, tu l'avais bien décrit, un danseur avec une petite voix. <rire> une danseur avec une petite voix, exactement. <rire> oui. a l 1964, nous avons Roy o r b i s o n qui lance Oh Pretty Woman. Ouais, Donc, classique. On, on, on, oui, exactement. Que、ouais, Van h a l e n a repris、euh, une vingtaine d'années plus tard. Effectivement, hein, oui. Pas bien d'ailleurs. Oui, une très très bonne pièce. En 1966,、euh, les Beatles donnent leur dernier concert devant une foule payante au Candlestick Park de San Francisco. Il s'agissait également du dernier concert de leur tournée américaine. Et sachant qu'il s'agissait donc de leur dernier concert, John et Paul ont apporté、euh, des caméras avec eux et ont pris des photos de leur dernière performance devant les milliers <rire>、oui. de personnes. Ouais, fait que ç e savais pas ça. Et j'ignore si ces photos-là sont disponibles. Ça a été perdu. Je pense que c e s caméras, e、euh, u e sais pas si c'était des caméras jetables. Ça ne devait pas exister à l'époque, Non. Mais, des Polaroids. Euh, euh... Ouais, peut-être des Polaroids. Ça, ils prenaient des photos de la foule, euh, a v e n t beaucoup de plaisir. La foule、mm -hmm. avait aucune idée, en fait, que c'était、ouais. leur dernière performance. e u x eux-mêmes, eux tu sais, avaient décidé d'arrêter les t o u r n é e s mais ils savaient pas qu'ils, e、euh, donneraient plus jamais le spectacle ensemble,、donc. Effectivement.、Mm -hmm. Effectivement. Il y avait eu ensuite leur, leur concert,、euh, sur, le sur, le toit, oui. sur le toit d a p p l o Sur le toit d'Apol, mais,、euh, c'est, c'est pas nécessairement la même chose.、Ouais, c'est pas n C'est un... pas un vrai concert. Non, effectivement. C'est quelque chose de pratique en public. Ouais, ouais, exactement. <rire> exactement. Nous avons ensuite, en 1961, Paul et Linda McCartney, qui sont au numéro un du palmarès avec l'excellente pièce Uncle Albert, a n d m e r a l a l s a l s e y o u a l s e y oui.、Oh, oh, oui, c'est une des chansons préférées de ma fille. Et puis, d'ailleurs, on va l'entendre tout à l'heure dans、oh, le prochain bloc musical. Je l'adore. Il y en a qui disent que c'est de la bubble gum, mais c'est de la maudite bonne b u b b l e g u m oui,、oh, oui. Puis, c'est une des très très bonnes pièces sur Ram aussi.、Mm -hmm. Et je comprends toujours pas pourquoi McCartney ne la joue pas sur scène, cette pièce-là. C'est vraiment... Peut-être que c'est trop complexe. peut-être, o u i Parce que c'est pas mal complexe, cette、ouais. pièce-là. j'ai un ami qui, qui dit que Paul McCartney a tellement les moyens qu'il pourrait se payer un ensemble de cuivres pour jouer juste cette pièce-là, en particulier,、mm. sur scène, et ça vaudrait la peine. Et,、euh, oui, effectivement, par contre, c'est complexe. Il y a beaucoup de, de, de, de voix. De voix. C'est, une partition, euh... C'est un magical, genre de m a s h u p de deux p coups. C'est compliqué, cette pièce-là, ça, ça, ça, ça la rend plus compliquée à faire. Ça, ça, je suis d'accord. Mais je pense qu'il la faisait à l'époque de Wings. Il l'a fait e quelques fois. Ah,、oh, ouais, euh, m a i je pense. il me semble que oui. Il、ouais. faudrait vérifier, là, dans les listes des chansons qu'il faisait à l'époque. Mais je pense que ça avait été fait une couple de fois, mais pas souvent, pas de vraiment. mais p a r c e q u e C'est quelque chose, e f f e c t i v e m e n t Mais quoi、ouais. que, il fait quand même,、euh, de nos jours,、euh, la technologie lui permet de faire、euh, Eleanor Rigby,、mm -hmm. euh, ce qui quand même,、euh, ça aussi, c'est quand même impressionnant. c'est compliqué. Donc,、mm -hmm. euh, il y aurait moyen de travailler sur quelque chose. Peut-être、euh, à sa prochaine tournée, hein,、oui. à son prochain、euh, concert <rire> au, au Canada. En 2005, Fats Domino est retrouvé en vie en Nouvelle-Orléans et,、euh, dément donc la rumeur de sa disparition lors de l'ouragan Katrina.、Euh, on croyait qu'il était décédé, en fait, mais il avait averti son agent qu'il voulait rester dans sa maison plutôt que fuir la Nouvelle-Orléans.、Mm -hmm. e、euh, t d'ailleurs, il y avait eu quelqu'un qui avait écrit sur sa maison、euh, Rip Fats, donc,、euh, mm -hmm. on était c e r t a i n qu'il était décédé, mais il avait été évacué entre temps, bref.、Ouais. Euh, puisque, on, on s'attendait pas nécessairement à ce que Katrina ait autant d'impact,、euh, ouais. sur la Nouvelle-Orléans. On passe cette fois-ci à la journée du 30 août, et on débute en 1935 avec la naissance de John Phillips, leader des mamas n et des papas.、Ouais. Qui est décédé il y a, e s t c e que ça fait 10 ans? Non, dans, dans les années 2000, je pense que c'est 2002 ou 2003 qu'il、mm -hmm. est décédé, en fait,、euh, John Phillips, mais,、ouais. e、euh, n en fait, il ne reste plus personne、euh, des mamas n et des papas, sauf、euh, Michelle Phillips. Effectivement.、Ouais. Est, qui est la dernière, euh, e r n i e s t encore、femme. une très belle femme. Oui.、Ouais. Ouais, ouais. Oui, qui est, franchement, là, ça a toujours été une,、ouais. une très, très jolie fille. Nous avons ensuite, en 1969, la naissance de John Peel, bien sûr, grand animateur radio de la BBC. o u i Tout à fait légendaire.、Euh, lui, il est décédé, il y a, quoi, quatre, cinq ans. Ouais, effectivement. Quelques années également.、Euh, un des très grands animateurs à avoir, entre autres,、euh, dirigé les Peel Sessions à l'époque. a、mm、v -hmm. a i plusieurs groupes、euh, de musique. Et、euh, il a commencé sur les radios pirates avant d'être repêché par la BBC.、Euh, repêché, radio pirate. <rire> Petit jeu de mots. Mais,、euh, donc, il a connu une carrière、euh, très, très, très intéressante au niveau de la BBC à faire découvrir des groupes à Des, des un un maniaque de rock, effectivement.、Euh, absolument. Et, et c'est quelqu'un qui en a écouté toute sa vie. Et c'est un pionnier dans le sens où,、euh, à une certaine époque, là, où le, à l'époque où le rock était très jeune, et on pouvait pas imaginer quelqu'un de 40 ans、euh, qui appréciait, qui était dans le domaine du rock, on lui avait dit、euh, pourquoi persistes-tu à, à faire ça? C'est une musique de jeunes. Et puis il avait dit pas du tout.、Euh, moi, je continue à, à m'intéresser à ça. C'est ce qui me branche dans la vie. Et,、euh, c'est ça, c'était、euh, une des premières、euh, figures vénérables, je dirais.、Euh, du rock. Exactement. Nous avons ensuite, en 1965, Bob Dylan, qui lance l'album Highway 61 Revisited. Donc, ce, ce grand album、oui. de Bob Dylan. Un m o n u m Oui, un monument, effectivement,、mm -hmm. considéré par plusieurs comme un des meilleurs albums réalisés aux États-Unis、oui. pour un rocker. Et Bob Dylan, justement, qui se présentait、euh, comme étant maintenant un rocker après sa période folk et après、mm -hmm. l'album,、euh, Bringing It All Back Home, qui mélangeait à la fois le, le rock électrique et le folk、mm -hmm. acoustique. Là, on avait un album, Ça a l'air de rien aujourd'hui, mais c'était totalement révolutionnaire. o u i o、oh. u、euh, i Oui. Ah, vraiment. Et ça a influencé beaucoup, beaucoup, beaucoup、mm -hmm. de personnes. En 1965, également, les Beatles, eux, sont au numéro un du palmarès avec Help, bien sûr. Donc,、mm -hmm. cette, cette, pièce,、euh... Ce, ce cri du c œ u r ce cri key... à l'aide de John Lennon. Effectivement.、Euh, et on va l'entendre aussi un peu plus tard、euh, dans un bloc musical, Help. C'est, t o u j o u r s une très, très, une des très, très bonnes pièces des Beatles. o u a、ah, j'adore、euh, la partition de guitare de George Harrison.、Euh... o u i effectivement. Elle est très bonne. D'ailleurs, c'est une pièce qu'il avait enregistrée avec une Rickenback. Douze Card, oui. Oui, c'est l'introduction de Douze Card. i l avait e m e、euh, n é qu'il avait r a m e n é les États-Unis. e、euh, t ça, ça, ça, a donc tout changé pour、mm -hmm. les Beatles également.、Oui. En 1969, la pièce Sugar Sugar par le groupe The Archies est certifiée disque d'or. <rire> <une> petite pièce <rire> vraiment ah, ça... bonbon. Ah oui, oui, ça, c ça, c'est de la vraie, c'est de v r a i bubblegum, là,、oui. du vrai bonbon.、Euh, D'ailleurs, je suis tombé cet été dans un magasin,、euh, un magasin de disques usagés, je suis tombé sur une, une copie, e、euh, n très bon état, en 2 0 0 e de, Et moi et ma blonde étaient morts de rire, mais je ne l'ai pas acheté. <rire> non, non, non. C'est vraiment pas bon, ça. <rire> Ensuite, en 1973, The Doors, ça sépare officiellement, m a i e sûr, quelques années après la mort. Oui, de deux, ans, person, près, deux、euh, ans après. En fait, ils auraient dû se séparer dès le décès de Jim, parce que les deux albums qu'ils ont faits, personnellement, je les trouve pitoyables. Là, vraiment, c'est pas bon.、Euh, ils, ils se sont. À mon avis, i i r d c u Le i s é d u n certaine façon moustique. i n a e p s Dassin e Joe s l nom euh, euh, euh, le, le, le, le moustique, l e m o u s t i q u e <rire>、ah, C'est pathétique, ça. Imagine les Doors, là, qui font ça, le moustique. Ouais. C'est assez ordinaire. C'est des albums que j a i pas écoutés. Jamais Morrison a u r a i t chanté une connerie comme ça. Non, effectivement. C'est ce qui,、euh, ce qui monte, démontre également que Jim Morrison a v a i t beaucoup de p o i x au niveau de la q u a s i o n Comme Morrison n'était plus là pour assurer、euh, une certaine direction musicale, ben, je trouve qu'ils ont fait des niaiseries. Oui,、ouais, vraiment. En t o u s les deux albums qu'ils ont sortis、euh, sont, sont très mauvais. Ils en ont fait un. Un troisième, par la suite,、mm -hmm. uh, a n American Prayer. a、ouais. v e c les enregistrements de Morrison, à, à son, pour son 27e anniversaire, Morrison avait,、euh, était allé en studio et avait enregistré ses poèmes. Ah oui, oh.、Oui, oui. Et on a repris ces bandes-là, on a mis de la musique,、euh, par-dessus ça et,、euh, c'est bon.、Ah, bon. Faudrait, f a u t pas extraordinaire, mais pour un fan des Doors, comme, m o i Euh, J'apprécie cet album. C'est un album que je me suis toujours、euh, promis d'écouter. En fait, ça n'a juste pas d o n n e r jusqu'à、mm -hmm. maintenant. Mais les albums sans Morrison, par contre, non, on, ça, je les l a i s s a i tomber.、Oh, non, non, non. <rire> C'est pas intéressant. Nous passons ensuite à l'année 1981 où les Rolling Stones lancent Tattoo You, donc,、oui. euh, pour les ramener、euh, dans le rock. j'en ai parlé la semaine dernière lors de l'émission spéciale sur l'année 1981 et, e、euh, tu sais, Tattoo You, c'est un bon album des Stones et、euh, c'est peut-être le dernier vraiment bon qu'ils、oui. ont sorti. euh, je tête, ça. c s t fait、oui, 30 ans, ça. c'est ça. C'est dégustant. Les r o l l i n g Stones se sont transformés un peu en g r o u p e de tournées par la suite. Ils faisaient déjà des tournées monumentales、oui, oui. à l'époque, mais on sait, et Mick Jagger s'en cache pas, il l'avait déjà dit en entrevue. Nous, on sort des albums pour faire des tournées、mm -hmm. après. On、oui. s'en fout vraiment oui, oui. de comment l'album va, va, a l l e r dans les palmarès. C'est vraiment nous pour repartir sur la route et se donner, donner une raison de, de, de partir en tournée.、Et、effectivement, oui, effectivement. Oui. Donc, par la suite, en 1989, Easy Stradlin,、euh, guitariste de Guns N' Roses,、euh, qui est arrêté pour avoir causé du trouble pendant un vol,、euh, je sais pas si c'était、ouais, intercontinental. Ça m'a、euh, surpris parce que j'avais l'impression qu'il était plutôt tranquille,、ouais. Easy Stradlin. Ouais, ben, il, il était calme. Bon, c'était dans la grosse période où Guns N' Roses é t a i t les, les kings,、euh, des kings.、Euh, oui.、Euh, mais c'était avant qu'ils aient leur propre Concorde pour faire leur tournée.、Mm -hmm. Donc, voilà pourquoi il y a eu des petits problèmes、euh, Et, vol, Il a、là. quitté le groupe quand même pas longtemps, vrai. Oui. Euh, il a été dans les premiers, je crois.、Ouais. À quitter, ouais, euh, oui, c'est le premier. C'est、ouais, le premier qui a été Guns N' Roses. Il ne joue pas sur l'album Your Zero Illusions. Ah, ah, ok.、Mmh. Moi, je pensais qu'il était parti après celui-là.、Mmh. Mais bon, Guns N' Roses, qui est un groupe qui s'est égrené,、euh, franchement,、ouais. euh, tranquillement, pas vite. Là, un qui、ouais. partait après l'autre et tout. o Ah, s a t Rose, il l o s a pas mal é g r e n é Oui, oui. Ça devait être complètement difficile à vivre avec ce gars-là. Et,、euh, nous terminons finalement en 1995 avec la mort de Sterling Morrison, membre fondateur des Velvet Underground. Oui. Et on va justement les entendre,、euh, les Velvet Underground avec, u、euh, n e pièce tirée du dernier album,、euh, qu'il a enregistré avec eux. On va entendre ça dans un moment parce que d'abord, on va écouter cette magnifique pièce de Paul et Linda McCartney. u n c l e Albert, Admiral Alsey, vous êtes sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou ソウソウソウソウ Underground avec Who Loves the Sun. Et ça, c'est、euh, tiré de l'album l o u d e n En fait, c'est la pièce qui ouvre、euh, cet album qui se voulait un peu plus、euh, commercial.、Mm -hmm. euh, il venait de signer sur、euh, l'étiquette、euh, Atlantic et Amit Ertugan、euh, était allé voir、euh, Lou Reed. Il avait dit、euh, Lâche tes histoires de, de sexe puis de drogue. là puis f a i s n o u s des succès à place. Alors, ils se sont,、euh, parce que cette pièce-là est une vraiment surprenante de la part du Velvet Underground. Ils ont appelé Sunshine. e <rire>、euh, t、euh, c'était la réponse de, de Lou Reed. Et c'est,、euh, je pense que c'est le seul album des Velvet à, à avoir figuré. Euh, sur les palmarès à l'époque.、Ouais, ouais. Parce que c'est un nom qui est très connu, mais c'est un nom qui a été, e、euh, u surtout propagé par les critiques、euh, de rock et les amateurs,、euh, de, de, de, de, rock de la presse spécialisée parce que le public en général n'a jamais, s'est jamais antiché tellement,、euh, du Velvet Underground. Juste avant ça, on a entendu Paul and d e m c c a r t n e y avec Uncle Albert, Admiral a l c Ça, ça nous vient de l'excellent album Ram de 1971. Ça, c'est de vrais, de vrais chefs-d'œuvre. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie de Simon f i t z b a y et Alain Lefer, e bien sûr. Et là, on en est rendu aux éphémérides du 21 août, n'est-ce pas? 21 août. Qu'est-ce que je dis? Le 31 août, hein? Exactement. <rire> et、euh, le 31 août 1939, nous avons la naissance de Jerry Allison, batteur des Crickets de Buddy Alley, toujours vivant à 72 ans. Oui.、Euh, donc, c e Jerry Allison. Également, nous avons en 1944 la naissance de Roger Dean, dessinateur des pochettes de plusieurs albums de Yes.、Ouais, yes. J'adore les pochettes de Yes.、Ah、oui, Il y en a、oui. oui. qui sont vraiment fantastiques. C'est tout à fait approprié au style de musique de Yes,、euh, qui est une musique un peu euh, onirique, euh, qui... Euh... qui porte à r é e r comme ça et l e s pochettes.、Euh, de Roger Dean était e n absolument、euh, sublime. s、ouais, Tout ouais, à fait、ouais. approprié. Un... e、euh, s Pour Yes. C'est lui aussi qui a dessiné la dernière, là, du de, de, de tout nouvel album de Yes. Fly、ouais, ouais, ouais, From ouais. Here,、ouais. C'est lui qui l'a fait être très belle. J'ai pas vu la pochette. J'ai entendu, par contre, quelques pièces de l'album,、mm -hmm. mais,、euh, la pochette, malheureusement, j'ai pas encore vu. o、oui. Je pense pas acheter l'album, par contre. Non.、Euh, non. T'as pas apprécié.、Euh... Ben, en fait, c'est quand même bien. Je veux d i r c'est mieux que ce qui avait été fait dans les dernières oh, années. Oh, c'est mieux que ce qu'ils ont fait depuis, je te dirais quasiment drama. Ouais, ouais, effectivement. Mais justement, il、euh, y, y a, quelques, y a, je crois, il y, y a deux, les pièces sont composées par deux des membres de Yes qui étaient dans drama.、Ah、oui, qui étaient oui, sur l'album drama. Oui, tout à fait. Et il y a un peu de répercussions,、euh, de cet album-là, qui, que, que j'aime un peu moins. C'est-à-dire、ah ouais? les claviers, qui sont peut-être,、euh, qui sont pas nécessairement extrêmement intéressants.、Euh, mais la voix, par contre,、euh, du chanteur, son nom m'échappe, mais le, le, le Benoît, type,、euh, Benoît, quelque le, chose ta, qui David de Benoît?、Euh, ouais, David Benoît, quelque chose du genre qui remplace John、nom. Anderson, il <rire>、euh, euh, a une très très bonne voix. i s、ouais. euh, ça, faut, faut, lui donner ça. Et la musique reste quand même,、euh, c'est du yes, là.、Ouais. Ah, y a i h il était très bon, ouais. Moi, je suis un fan de Yes, et puis,、euh, j'ai été agréablement surpris、euh, par cet album-là, parce que je ne me tendais vraiment pas de quoi de bon,、là. Non, m o i non plus, pas. vraiment pas. Et,、euh, et là, j'ai été surpris, i、ah, l est vraiment bon, et je l'écoute avec plaisir、euh, régulièrement, au moins une fois par semaine.、Euh, je vais peut-être lui donner une autre chance, justement,、mm -hmm. euh, peut-être、euh, à cet album-là. Je, je, je l'avais écouté quand même assez rapidement,、ouais. l Donc,、euh, dois... a la, la pièce titre qui prend la face 1 au complet du vinyle est très bonne. Oui, oui. Ça, Ça effectivement, je l'ai trouvé qui l était, qu était quand même bien.、Mm -hmm. euh, oui, mais là, tu viens de me convaincre qu'il faut que Je vais, vais, vais en faire、euh, tourner une pièce、euh, cet après-midi、euh, pendant l'émission. Très bien. Nous avons ensuite, en 1945,、euh, la naissance de Van Morrison. C'était entre un l o n t Ça, j'ai été surpris.、Euh, seulement 66 ans. Oui, effectivement. Ça, ça me surprend. C'est fou de u e Ça fait longtemps qu'il allait vieux. <rire> ouais, <rire> il y avait l a i o n g q n il avait 40 ans et il avait l'air très, très vieux. Là.、Mm. Euh, je me rappelle de lui, le concert de、euh, Wall, Roger Waters. Ça, c'était en 1990. Oui. Euh, donc, euh, il, avait, il avait une quarantaine d'années. Oui,、eh、oui. Mais il avait l'air d'en avoir 66. <rire> ah, il y a des gens qui vieillissent prématurément, des、ouais. fois. donc、euh, ouais. est... Ouais, Il est assez jeune. Ça fait longtemps qu'il ne fait pas grand chose d'intéressant, o、ouais, n t r e u i exact. Il n'a pas fait grand chose dans les dernières années.、Ouais. Nous avons ensuite, en 1967, quatre jours après la mort de leur manager, Brian Epstein, bien sûr, les Beatles annoncent qu'ils s'occuperont eux-mêmes eux de leurs affaires, désormais. Grave erreur. Ouais, grave, grave erreur. erreur. Et ça, ça, c'est une autre, u、euh, autre des raisons pour l e s q u e l l e s les Beatles sont finis par se séparer. Exact. Ça,、euh, ils ont voulu jouer aux hommes d'affaires et puis ils se sont plantés royalement. C'est terrible. Il ne faut pas faire de business、euh, lorsqu'on est un musicien ou.、Euh, enfin, lorsqu'on est un peu comme les Beatles qui ont très, été.、Euh, C'est très rare qu'il y en a qui réussissent à. à je dirais. à faire les deux, à réussir, les, les, les, sur les deux aspects.、Mm -hmm. Il y a Mick、exact. Jagger. o u i Mick Jagger. Et même là, là Mick Jagger, i s'est quand même fait royalement、euh, avoir par、euh, Alan Klein、ouais. hein, dans les années 60. <rire> Mais depuis ce temps-là, il a compris et puis il se fait plus avoir maintenant. Exactement. e、euh, t、euh, il y a Gene Simmons de Kiss. Oui, qui, qui lui est très bon aussi、ouais. à ce niveau-là.、Euh, même que ça s'est demandé si vraiment il aime encore la musique ou il fait de la musique juste pour faire de l'argent, <rire> l'entendre parler. Mais bon,、euh, c e s t p o n s qu'il faut, faut qu aimer ce qu'on fait. Je pense qu'il faut qu a aimer, deux. aimer ce qu'on fait pour,、euh, pour la faire encore. Il le prouve quand même parce qu'ils vont sortir un album, là.、Exact. Donc,、euh, à quelque part, c'est qu'ils ont encore quelque chose à dire parce qu'il y a encore le plaisir. Parce que je suis en t r a n de qu'il pourrait être tout simplement un groupe hommage、ouais. euh, sur la route et puis.、Euh, Euh, juste, euh, ressasser leur, e、euh, vieille gloire. Et puis, moi,、euh, ouais, je me suis、euh, vraiment réconcilié avec Kiss, lors、euh, du concert au AVMTL cet été. J'ai vu qu'il était encore dedans. a u i o i l y avait du p l a i s i r à tout le monde. Il donne encore un très, très bon concert.、Mmh. Effectivement. Nous avons ensuite, en 1974, John Lennon qui atteste、euh, que le président Richard Nixon a essayé de le déporter après qu'il ait participé à une manifestation antimilitariste à l'extérieur de la Convention républicaine de 1972.、Ouais. Le pays de la liberté. Le pays de la liberté, <rire> oui, effectivement. Mais,、euh, bon, pour John Lennon, ça a été très, très difficile ces premières années aux États-Unis.、Ouais. Euh, et euh, Richard Nixon le détestait、euh, mm. vraiment、euh, incroyablement. Ben, les républicains. Les républicains, le, ouais, le détestaient beaucoup.、Hein. Général, puisque Lenin parlait,、euh, il n'était pas,、euh, pas gêné, il、ouais. n'avait pas la langue dans sa poche et ça, ça, ça gênait beaucoup、ouais. l'administration républicaine. Ensuite, en 1974, les Rolling Stones lancent l'album Goathead Soup, un album qui n'est pas considéré comme un grand classique de la formation, euh, mais euh, qui e s'est t、euh, quand m m ê qui e s i a i t au sommet des palmarès grâce à la popularité de la pièce Angie. Et,、euh, le même jour, en fait, Keith Richards,、euh, aurait déclaré à la presse, j'ai décidé de laisser tomber les drogues puisque mon médecin m'a dit qu ne, que je n'ai que six mois à vivre. Ah o u i Il avait dit ça? Effectivement.、Ah. Donc, euh, ça n'a、oui. pas duré très très longtemps. Moi, je te dirais que Go, tu s a de s o u p c'est le premier mauvais album、ouais. des Stones. c'est, e x a c t e m e n t Il y avait pas grand chose là-dessus. Il y a t u plate. i、ouais. e la pochette est vraiment pas très, <rire> très intéressante non plus. En fait, c'est une tête de chèvre dans e <rire> les... Ben, en fait, ça, c'est, c'est ce qu'on avait inclus dans le, à l'intérieur de la、ah, pochette. C'est pas la pochette. Parce que,、euh, sur la pochette véritable,、euh, c'est, c'est les Stones,、euh, qui sont photographiés,、euh, dans des vêtements un peu féminins, si on veut. Ah, a h、euh, ils ont、vrai. des voiles, c'est,、euh, c'est Mick Jagger qui est sur la, la, la, la, la pochette, ça. Fait.、Ah. Oui, oui, oui. e c'est weird. Oui, oui, absolument. Mais à l'intérieur, on avait glissé un, un carton、euh, de 12 pouces par 12 pouces et、euh, sur lequel on voyait une espèce de soupe、euh, de marmite de... avec de la soupe、euh, peu ragoûtante avec une tête de, de, de bouc.、Euh, non, c'est pas. spécial. Oui. <rire>、euh, mais c'est surtout que les pièces qu'on retrouve là-dessus, on retrouve deux de mes chansons préférées des Stones par contre sur ce disque, soit Heartbreaker. Uh, Angie, Angie était très、mmh. très bonne.、Ouais. Et、uh, Dancing with Mr. D, que j'aime bien. Le reste est、uh, bof, pas mal bof. Ouais, c'est、mmh. à oublier un、mmh. peu pour, pour ces pièces, pour le restant. e Star en Star en fait. aussi, qui e s t pas si mal. Ouais, celle-là, j'avais aimé. C'est pas un album, nécessairement, j'ai écouté beaucoup, mais、ouais. euh, j'ai entendu quelques pièces. C'est vrai、ouais. qu'il e、euh, y avait ces pièces-là, mais c'est vrai que le restant était vraiment pour.、Euh, c'est、euh, le premier album, des, malheureusement, c'est le premier album des Stones que j'ai eu dans ma vie. Ah oui, en plus. <rire> Ça commence à mal. Ouais, un petit peu, une chance que tu, tu leur as donné u nos chansons, d'autres <rire> albums. En、ah, 1976, cette fois-ci, un juge trouve George Harrison coupable de plagiat inconscient à la mélodie, donc, pour la mélodie plutôt de My Sweet Lord, qui se rapproche trop, selon le juge, de celle de la pièce He's、ah, ouais. So Fine des Chiffins. Ça, c'est, vraiment, indéniable, C'est,、mm -hmm. la même ligne mélodique. Par contre,、euh, la chanson de George Harrison est bien meilleure.、Ouais, ça, je suis d'accord. Bien d e i l l r e très loin. Je suis, vraiment d'accord, h e i En 1991, cette fois-ci, l'album homonyme Met de Metallica, surnommé The Black Album, apparaît dans les bacs et atteint le numéro un du palmarès américain la même journée. Et,、euh, pour moi, ben, ça a été souligné la mort de Metallica. Ouais, en fait. Ben, c'est pour plein de monde.、Mm -hmm. je, je parle des fans de la première heure parce qu'après ça, ils se sont fait un autre public. Un public、ouais. plus pop, un public aussi pas nécessairement métal.、Là. Non, exactement. C'est les profanes, C'est ça.、Euh, moi, déjà, Justice f o r a l l c'est un album que j'avais moins aimé. Personnellement, qui m'avait moins accroché. Moi, mon préféré, c'est le premier, qu est ouais, ouais,、euh, qui, qui, qui alors, est le mort. Oui, oui. Alors, le deuxième aussi était très bon. Euh, Master p o p e t t e c'était correct, mais Justice f o r a l l c'est un album qui m'a pas tellement emballé. L'album noir, je l'ai même pas acheté à l'époque. Ah, ça, ça, ça, je pense que c'est, c'est, l'album, en fait,、euh, où plusieurs fans de Metalcat débutent quand ils ont jamais entendu、oui. Metalcat, ont probablement acheté l'album noir. Ben, é mais... avant que, avant que l'album sorte, on avait, euh, fait, euh, sorti ça, dans les radios,、euh, la pièce Enter Sandman,、mm -hmm. qui jouait déjà depuis un bout de temps.、Euh, beaucoup.、Mm -hmm. Beaucoup, beaucoup. Et quand j'ai entendu ça, moi, ça m'a déplu, cette pièce-là. J'ai pas aimé,、euh, Enter Sandman. e、euh, sauf que,、euh, ça a eu un succès monstrueux.、Oui. On avait ouvert les magasins, tard le soir, oui,、euh, afin de vendre ce, ce, ce, ce, disque, et puis, il、euh, y a des fouilles qui se pressaient pour, acheter ce nouveau Metallica. C'est quelque chose qu'on verra plus jamais. Non, hein, des, non vraiment. Ils <rire> ce、pas. genre de choses-là.、Euh, mais, c'est ça. ça. Ça, a eu un succès monstrueux, et ça a été bon pour eux, du côté monétaire.、Oui. Mais pour les vrais fans de métal, l e s fans,、euh, pur et dur,、euh, ben, c'est un album qui,、euh, qui a m a r q u é la, désaffection、ouais. de ces gens. o、oh, u i vraiment. Et ça marque le début, en fait,、euh, de l'empreinte de Bob Rock sur Metallica,、mm -hmm. qui a été vraiment,、Bien、je pense,、ça. une des pires influences、euh, qu'il y a pas sur le groupe parce que c'est un producteur de pop. q u i l faisait du, e s c e qu'il essayait de faire、ça、du, du c o Ben, en fait. lui-même a fait ses débuts avec、uh, Rock and Hyde, un duo qui était assez、euh, pop, là,、mm -hmm. avec、uh, Paul Hyde. o u a C'était pas très bon, ce qu'il faisait, je trouve, là. e n tant qu'amateur de rock, ouais, moi, j'aimais、ouais, pas, j'suis, pas j'suis ça. d'accord.、Euh, et、mm -hmm. là, de toute façon, Bob Rock s'est fait renvoyer par m e t a l k a et,、mm -hmm. Euh, d'ailleurs,、euh, il a produit l'album d e Simple Plan, je pense, le dernier album qu'il、ah, a fait. Un des derniers.、Okay. Donc,、euh, mm -hmm. vraiment,、euh, encore un autre、ouais. album à mettre à la poubelle、ouais. sans l'avoir écouté, là, en fait, Death、euh, Magnetic, je pense que c'était le premier auquel il ne.、Euh, c'était, non, exactement a u q u e l il travaillait pas. Parce, coup, parce que. Qu、euh, ouais. qu bon, bah, c é t a i t le meilleur album qu'ils avaient fait Metallica depuis,、euh, bah, Quasiment Master of、bon, Puppet. Oui. <rire> Ouais, un bon retour, e n arrière pour Metallica grâce à un changement de producteur, entre autres. Et,、euh, ils ont écouté les fans aussi, je pense, qui étaient tannés de se faire un peu,、euh, niaiser par Metallica.、Oui. Entre autres avec s a i n t d n g e r qui était le, le pire ah, album. Ah, ça, c'est, c'est, e t e r r i b l e Un des pires albums de la musique. u、ouais, ouais. n des pires、ouais. albums de tous les temps. o u i Absolument. Ouais. Nous avons ensuite, en 1995, l'ouverture du Rock'n'Roll Hall of Fame and Museum à Cleveland, qui a lieu,、euh, l u de naissance, e en fait, du Rock'n'Roll. On se retrouvait, en fait, la station、euh, WMMS,、mm -hmm. qui employait Alan Freed, premier animateur à avoir utilisé les termes Rock'n'Roll sur les ondes. Oui. Et que c'était dombeau, dans ce temps-là, en 1995, on s'imaginait que ça allait être、euh, vraiment quelque chose d'incroyablement、ouais. merveilleux,、ouais. euh, qu'on avait le goût d'aller visiter en tant qu'amateur de rock. et、euh, f e m t Tellement mal tourné. C'est vraiment dommage、mm -hmm. euh, c'est peut-être aussi le lieu où c'est implanté. Je v e u dire, Cleveland n'est pas nécessairement l'endroit le plus accueillant.、Euh Disons que, lorsqu'on fait un voyage, on ne passe pas nécessairement à aller à c Aller dans le Midwest. o、ouais, u a i exactement. Le、ouais. Midwest est, u、euh, n、ouais. peu délaissé.、Euh, sauf, sauf que, c'est plus au niveau des, des intronisés que...、Mmh. Ouais, c'est ç Ouais, ouais, ouais, a h oui, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord que ça, ça, ça, ça a bien été,、euh, dans les premières années pour ce qui est、ouais. de ça, parce qu'on faisait du rattrapage, mais une fois que ce rattrapage-là était à moitié fait, à moitié botché, mais a o n s c'est... Botché, botché,、euh... c'est le mot. Ouais, parce qu'il、mmh. manque encore beaucoup d'artistes pionniers qui sont,、ouais. qui sont pas membres du Rock'n'Roll Hall of Fame, pis u il manque aussi beaucoup d'artistes de, des années Et 70 qui ont fait vraiment des choses incroyables. i Les pièces ne sont pas là, entre <rire> autres. Mais d o n n e z l à Rush n'est、ouais. pas là non plus. Ouais, ouais. Et,、euh, il, devrait, mm. il devrait se replacer.、Euh, nous avons ensuite, en 1999, Megalet h qui lance Risk, le 9e album de la formation le premier album de Megalet h que j'ai écouté. Oui. Ouais, et、euh, comment tu l'as trouvé Quand même correct. Je veux dire, ce n'est pas un très grand album,、mm -hmm. mais il、euh, y a eu de, de, de bonnes pièces là-dessus.、Euh... Le, le nom était très bien trouvé,、mm -hmm. Risk, parce qu'il、euh, prenait un r i s q u a n avec cet album-là.、Euh, c'est sûr que ce n'est pas aussi métal que, que les prédécesseurs, mais tu as raison, c'est quelque chose que ce n'est pas mauvais. Non, c'est ça,、mauvais. exactement. C'est、euh... très différent, là, mais ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, mais. Je conseille quand même plus les, les, les premiers ouais, albums. Ouais. Que, Mais comparativement, par exemple, à Load et Reload, <rire> c'est très <rire> bon. Oui, vraiment. En <rire>、bon. 2005, cette fois-ci.、Oui. pendant mes vacances, justement, je me suis、euh, je me suis retrouvé avec un, un sticker、euh, que je n'avais、mm -hmm. jamais vu, là,、euh, que j'ai pris dans une revue que j'ai acheté.、Euh, et, euh, et sur le sticker, il y a une photo de Dave Mustaine.、Mm -hmm. Et c'est écrit This was a lot better when Mustaine was in it. <rire> en voulant dire que Metallica, c'était bon. Ouais, que, ouais. Que, et c'est ce que je pense, moi aussi. Oui, c'est vrai.、Euh, les albums sur lesquels on retrouve les compositions de Dave Mustaine,、euh, les albums de Metallica, c'est les meilleurs. Oui,、euh, ça, je suis d a c c o r Et une、regard. fois qu'ils ont épuisé le matériel de Dave Mustaine, ben là, ça a commencé à être moins bon. Oui, effectivement.、Euh, c'est très vrai. Non pas l'ambiance, mais le. le, le... C'est-à-dire, l'esprit m'est dans d e s parties, a v e c Dave Mustaine. Oui, vraiment, parce que bon, on retrouve sur, Kill a m a r t ainsi que Ride the Lightning,、euh, des pièces de、euh, Dave Mustaine,、mm -hmm. euh, dans lesquelles il avait collaboré. Il collaborait beaucoup plus que Kirk Hamett m allait le faire、oui. dans les autres années. Kirk Hamett, m qui est le guitariste, p i i me donner moins de q u o i faire, pis je vais le faire, tu sais, c e s t Parce que Dave Mustaine est un compositeur、oui. également, et pas juste un guitariste、mm -hmm. solo. e、euh, t s'il si serait resté au sein de m e t a l c a probablement qu'on aurait encore, u、euh, n très grand groupe de métal sous les mains, plutôt、ouais. que, que... serait moins riche, mais ça serait vraiment bon. Ouais, c'est ça, exactement. <rire> Parce que bon, l'argent dans le métal, on s'entend que c e s c'est pas une priorité. C'est pas supposé être une priorité.、Non. Et,、euh, finalement, pour terminer la journée euh, du, euh, 31 août, eh bien, en 2005, les groupes Blondie et Public Enemy donnent un concert bénéfice pour tenter de sauver le légendaire club CBGB dont la licence expirait le même jour.、Ah. i l allait se faire expulser deux jours plus tard. o u i s ben, ça, ça, ça, finit par,、euh... Ça, ça, ça fini par disparaître, là, ces milieux. Effectivement, c'est vraiment très, très, très dommage. Ce qui nous amène au 1er septembre. Et effectivement, et le 1er septembre, nous avons en 1946 la naissance de Barry Gibb, leader des Bee Gees.、Mm. Donc, un groupe que tu apprécies beaucoup, N'est-ce <rire> <rire> pas? Ah oui, c'est de l'ironie, en pensant.、Ah, oh,、okay, que、okay, oui! <rire> Mais euh, non, euh, Bee Gees qui avait une carrière. Intéressante au début, là, Une pièce,、ouais. des pièces plus mélodiques, moins, pas rock, ça restait du, de la pop,、ouais. mais quand même bien tournée. Ça, ça, ça, tu sais que,、euh, comment s'appelait le, le, le gérant? Robert Stigwood.、Mm -hmm. Le gérant、ouais. des, des Bee Gees a voulu s'associer avec、euh, Brian Epstein. Ah、ouais. pour, oui? Pour、euh, qu'il、oui. gère la carrière des Beatles et des Bee Gees. Et Brian Epstein détestait les Bee Gees. Il n'y avait pas les Bee Gees、ouais. du tout. <rire> ça peut être comprenable. Ça peut être comprenable.、Là. Donc, par la suite, en 1952, Atlantic Records, qui réussit à racheter le contrat de Ray Charles, e、euh, n en fait, à la compagnie Swingtime Records.、Mm -hmm. C'est Ameth、euh, Ertegun. Oui. J'ai bien dit, oui. Donc, président de la compagnie, qui était un grand fan de Ray Charles, e、euh, t donc,、euh, Ray Charles, lui, était exploité par Swingtime,、oui. en fait,、euh, mm -hmm. vraiment beaucoup. On peut le voir, d'ailleurs, j'ai, J'ai réécouté le film Ray il n'y a pas si longtemps que ça. e、euh, t on peut voir justement, là, Ahmed, qui, h、euh, qui, qui, était un, un, un des, des, un grand fan de Ray Charles. Moi, l u d a d'ailleurs d o n n é son premier succès avec The Mess Around. C'est ce qui faisait d'ailleurs、euh, sa particularité d'Atlantic, c'est、mm. q u a h m e d était un vrai méloman, un vrai amateur de musique, et c'est pourquoi les, les artistes qui étaient sur Atlantic l'aimaient autant. Exact.、Euh, le Zeppelin,、mm. euh, tout ça. euh, étaient des bons amis. Les Rolling Stones aussi étaient des bons amis d'Amet. Ils étaient, ils étaient bien traités lorsqu'ils、ouais. étaient sur Atlantic.、Mm -hmm. En 1956, un jeune, un, un jeune, Jerry Lee Lewis, âgé de 19 ans, se présente dans les bureaux de Sun Records pour une audition avec Sam Phillips. Mais malheureusement, Phillips est en vacances. Lewis enregistre donc des, des, des mots pour、euh, être, qui seront transmis, en fait, au président de Sun. Et pendant ce temps, le même jour, Elvis Presley, oui, ou une star montante, chez Sun, offre une Cadillac Rose à sa mère. Oui. C'est intéressant, <rire>、euh, quand même, de voir、euh, à quel point Elvis, lui, était en montée incroyable、oui. dans les palmarès et l e u i s essayait, en fait,、oui. lui, de de, de, de devenir le prochain. De percer, o u i i s En 1967, le guitariste basse Skaggs se joint au Steve Miller Band. Oui. Qui, ça,、euh... c'était bon.、Euh, mm -hmm. les, les premiers albums du Steve Miller、ouais. Band sont vraiment excellents. En particulier, les premier, h Je l'ai beaucoup écouté、euh, dans les derniers mois. C'est un bon album.、Euh, ah oui, vraiment. Et、euh, d'ailleurs, j'en ferai sûrement,、euh, euh, je ferai sûrement tourner. Euh, cet album,、euh, lors, je n sais pas, peut-être lors d'une chronique obscure, puisque c'est un album qui reste obscur. Le groupe est r e、mm -hmm. connu, mais l'album est, est tout à fait inconnu, lui.、Oui. Euh, sûrement dans les prochaines semaines, je vais faire ça parce que c'est très bon. Exactement. En 1972, David Bowie lance、euh, le simple John I'm Only Dance, c e i Oui. Qui est、euh, une pièce、oh, que non, je ne savais pas. ordinaire en fait. C'est une、ouais. pièce ordinaire, ça. Ben, je trouve. C'est à oublier, donc.、Wow. Son... C'est pas mauvais, mais c'est pas fameux. Oui. À oublier.、Mm. En 1979, le groupe australien i n e x u s donne son premier concert à Sydney. Ah,、oh, ben ça, c'est mauvais, par exemple. Oui, très mauvais. <rire> D'ailleurs, i n e x u s était à Trois-Rivières et ça a été l'événement、euh, lors du f e s t i v o i s ce concert d i n e x u、mm. s Quoique je ne comprenne pas pourquoi les gens sont allés voir i n e x u s mais bon, ça, c'est à chacun son、mm. goût. Et,、euh, pour terminer, finalement, la journée du 1er septembre, dans les Éphémérides, en 1998, le chanteur de la formation d e e Purple, Ian Gillen, est,、euh, accusé d'avoir frappé un gardien de sécurité sur la scène avec un micro, euh, pendant, u、euh, n concert. Il l'avait frappé ça, sur la tête. Ça, ça, ça, ça, ça, me surprend parce que c'était un gentleman, ça,、euh, Ian Gillen. Il, il s'est surtout pas passé, c'est un accident. Ouais, c'est ou, ça. Moi,、euh, c'est ma théorie. C'est qu'il、euh, avait peut-être y échoué. J'ai eu de l'abus, ou,、ouais. euh, parce que, tu sais, j'ai regardé la semaine dernière un, un documentaire de, Rainbow en spectacle qui a été、euh, enregistré avec Ronnie James Dio,、mm -hmm. alors qu'ils avaient, ils venaient de sortir leur album en spectacle. C'est enregistré à Munich. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'avant、euh, ce concert,、euh, Richie Blackmore venait de passer trois jours en prison, en Autriche, parce qu'il avait、euh, battu quelqu'un de la sécurité, quelqu'un、okay. qui.、Euh, e、euh, c'était,、euh, montré, euh, vraiment extrêmement violent avec une jeune fille de 14 ans. Alors,、euh, Blackmore s'est a r s'est, approché sur le bord de la scène et a commencé à le battre à coups de pied.、Euh... e <rire> t <Et>,、euh, <rire> euh, ben, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé en prison. Alors, je me dis que c'était peut-être quelque chose d、ouais. u genre. Ouais, effectivement.、Ouais. C'est un gentleman. Oui. <rire> il y a de quoi il prend soin de ses fans、mm. euh, s'il voit se faire bande d e <rire> s s a s Écoute, on va, justement, l e s écouter Deep Purple avec la pièce Speed King. Et ça, c'est la version qu'on retrouve、euh, uniquement sur、euh, l'album d e e p Purple. L'album a、euh, une compilation qui est parue n 1980. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u e sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes Less. À la faire tourner du vrai rock à t r o i s r i v i è r e s c'est fou. 8 9 FM. Avec,、euh, la version américaine de Help, si on veut,、euh, qu'on retrouvait sur le vinyle américain avec、euh, l'intro à la James Bond, l、si、Intro、bien. concocté e par George Martin et c'est très bon. o、ouais. u i C'est très bon. Et quand j'entends la version américaine,、euh, anglaise plutôt,、euh, on ne retrouve pas cette,、euh, cette intro,、euh, ben, je trouve ça,、euh, c'est moins bon. Oui, c'est manquant. C'est quelque chose <rire> qui manque vraiment à cet album-là. Les versions américaines des Beatles restent quand même intéressantes à découvrir,、mmh. pour, surtout pour les gens de ma génération, je disais tantôt, qui qu ont, qu ont connu les versions originales sur CD. Oui, c'est、euh, ça. Bien, la, la façon que les Beatles avaient conçu、mmh. euh, des, des, des albums, c'est ça, quand on écoute les, les versions américaines, ça fait changement. Oui,、ouais. oui, exact.、Mmh. Juste avant ça, on a entendu Deep Purple avec、euh, Speed King,、euh, la version qu'on retrouve sur、euh, l'album Compilation Deepest Purple qui est v e n u e en 1980 avec une, une longue intro、euh, à l'orgue,、euh, parce que cette pièce-là, on la retrouvait à l'origine sur le disque、euh, In Rock,、euh, mais pas d'intro. Ah non. Oui. Et je ça、connais. aussi, ça, ça manquait.、Ouais. Euh, J'aime mieux entendre la longue intro à l'orgue. C'est vrai que c'est <rire> meilleur. Donc, c'était un petit bloc、euh, longue intro. <rire> Vous êtes à l'émission Classique en compagnie de Simon Fitzbé et Alain Lafer, l'émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le t e m p s e t Maintenant, on, on en est rendu aux éphémérides du 2 septembre. Effectivement, le 2 septembre 1965, les Beatles lancent le simple Yesterday. Euh, pièce, bien sûr, de Paul McCartney. Magnifique. Qui, oui, magnifique pièce, qui allait,、euh, vraiment, donc, marquer l'histoire de la、mm -hmm. musique, e、euh, t c'est, e n c o r e la pièce la plus reprise par les artistes. u n e très, très bonne pièce, qui a passé près d'être lancée sous le nom Paul McCartney. Ça aurait été différent, e u je sais pas si on s'en rappellerait autant aujourd'hui, mais, e u n e pièce qui, qui, est trop s a u r a i t pas été bon. Ça r a n o n non, ça aurait probablement pas passé à l'histoire comme autant, autant、mm -hmm. qu'avec le nom Beatles dessus.、Mm -hmm. Alors, en 1970,、euh, Genesis affiche une publicité dans le magazine Melody Maker à la recherche d'un batteur.、Mm. Et、euh, on sait qu'éventuellement c'est Phil Collins ouais, qui, a qui a répondu, répondu. Ouais, ouais. à l'appel. En 1971, cette fois-ci, les Rolling Stones poursuivent leur ancien manager Andrew l u e Oldham pour ne pas avoir distribué les royautés, e、euh, u、mm -hmm. donc, remontant à leur période sur l'étiquette DECA. Il、oh. restait、euh, des royautés à payer. Ça、mm -hmm. n'a pas été fait. Donc, on voyait l'action, On pourrait dire que Mick Jagger est en train d'action à partir、ouais. de là. Exactement.、Oui. c'est, c'est lorsqu'ils ont décidé de mettre Alan Klein à la porte et, et Oldham également par le même, par le même chef qu'ils ont vraiment pris leur carrière en main. Fait que Mick Jagger a pris l'avenir des Rolling Stones、mm -hmm. en m a i s En 1971, encore Lenny Hart, l'ancien manager des Grateful Dead, est arrêté pour avoir volé 70 000 dollars au groupe, e、euh, t、euh, qui lance en, également son second album homonyme le même jour. L'album、euh, devait originalement s'appeler Starfuck, mais,、euh, <rire> les Dead ont dû le changer de nom pour plaire à la compagnie de disques. s e t souvent, on va l'appeler cet album、euh, Skull and Roses, puisqu'on、ouais. voit un squelette avec、euh, des roses, Effectivement. Un、euh, des albums connus,、euh, très connus des, des Grateful、ouais. Dead. <rire> En 1978, George Harrison épouse Olivia Trinidad Arias, une secrétaire de Dark Horse. En fait, oui, son étiquette tique. de disque.、Oui. Et il est resté marié avec elle jusqu'à la fin de sa vie. Exactement. En 1993, Neil Young se joint à Pearl Jam pour chanter la pièce、uh, Rocking in the Free World,、mm -hmm. oui, lors des MTV Video Music Awards.、Uh, Pearl Jam, était un groupe、uh, montant à l'époque, qui, qui,、oui. qui, qui, qui avait ses premiers succès, Neil Young, c'était leur idole. Exactement. Et、uh, ça, ça a eu du bon, ça, parce qu'ils ont enregistré un bon album、oui. avec uh, Neil uh, Mirrorball. Oui,、mm -hmm. qui est un, un très bon album, et、euh, vraiment, d o n Pearl Jam s'est beaucoup inspiré de Neil Young、mm -hmm. pour, pour écrire ses chansons, et ça paraît. Et Neil Young, il a un peu, ils ont dit, On dit qu'il est le père spirituel du Grange. Oui, on disait, disait grand-père du Grange. Oui, le grand-père <rire> du Grange, oui. Parce que dans son style, non seulement d'habillement, son style d'être, son style de chanson, et、euh, on sait aussi que k u r t Cobain ne voit aussi un culte à Neil Young, malgré、ouais. qu'il était un peu hautain dans ses choix de, de, oui, de musique. Oui, tout à fait. Et pas toujours,、euh, pas toujours loin de la vérité. Dans non, le c magazine c l a s s i c rock, là, on racontait i l y avait un article complet dans le, de la dernière édition dans lequel on disait que k u r t Cobain il、euh, était comme les autres euh, jeunes euh, amateurs de rock.、Mm -hmm. Il faisait son snob là, en disant、euh, euh, qu'il écoutait des albums comme Lord and Liege de, de Fairport Convention, alors qu'en réalité, q u a n d il é t a i t ado, il écoutait du kiss. Là, oui, puis,、euh, le premier concert qu'il a vu, c'est、euh, Sammy d a v i s、euh, Sammy Davis. Sammy a g e r Il était malhonnête dans ses、oh, choix. C'était un snob. Oui. <rire> Et finalement, en 2000, pour terminer cette journée du 2 septembre,、eh、bien, plusieurs fans de Def Leppard quittent le concert du groupe en furie, accusant、euh, celui-ci de jouer beaucoup trop léger. En fait, c'est que le groupe devait être conforme avec des lois de l'Oregon、euh, qui mènent limite sur le nombre de décibels pouvant être émis par un concert suite à, à, à un concert d'Empsey Hammer. i s o n <rire> le son. <rire> MC Hammer jouait loud.、Ah、oui,、ouais, ça a l'air. <rire> Mais bon, Def Leppard. Je n'ai jamais été un fan de Beth、ouais. euh... Leppert.、Ouais, ils ont quelques bonnes pièces, mais、euh, en général, c'est quelque chose qui a très, très mal vieilli. Oui, e x a C'était t t e e m n c, était, c était bonbon、ouais, à l'époque.、Ouais. Ça, ça a toujours été bonbon, Beth e p p e r t Un groupe, euh, malheureusement, euh, qui, qui a vraiment mal tourné. Mais、ben, il s'est pas bien parti non plus, hein. Non. Tu sais, alors que il y avait une, un mouvement、ouais. métal en Angleterre.、Mm -hmm. Eux autres se disaient ça, on est b o n t o n i n t é r e s s a n t pour qu'on nous étiquette métal.、Ouais. Là, ça fait pas mal de poche, là, comme, Ça fait ultra snob et、euh, poche tronc, Exactement. Nous passons cette fois-ci à la journée du 3 septembre, e、euh, t le 3 septembre 1942, nous avons la naissance d'Al Jardine,、euh, guitariste et chanteur des Beach Boys.、Mm -hmm. Donc, qui était un membre clé、euh, de la formation,、euh, pendant sa période classique. C'est quoi ton appréciation d'Al Jardine? h、euh, o n n ê t e m e n t je trouve que c'est, c'est le type,、euh, qui passe trop inaperçu, en fait, parce qu'il y a rarement les leads、euh, dans les chansons. C'est souvent Brian Wilson ou Carl Wilson、mm -hmm. ou, bien sûr, Mike Love. Al Jardine est, est un peu,、euh, Donc, effacé derrière. Un très bon guitariste, par contre, il s e n t lui, probablement que les Beach Boys n'auraient pas eu trop de crédibilité lorsqu'ils ont fait leurs premiers essais, parce qu'il avait quitté le groupe en entre temps pour y revenir pour l'enregistrement du second album. Mais il était essentiel, en fait, au niveau de, de, de, de la composition, au niveau de, de, de, de la musique également. Oui. Et, justement, il a peut-être un peu perdu sa place lorsque Brian Wilson a décidé d'engager de, de, des musiciens professionnels pour enregistrer les pièces des Beach Boys et où il était seulement au chant parce qu'on l'entendait beaucoup moins.、Euh, il y a eu, entre autres, sur, sur l'album Friends où il a con contribué à certaines compositions, mais sinon, on le, on le voit pratiquement jamais. Et,、euh, là, maintenant, il donne des concerts avec son groupe de Beach Boys Family, en fait.、Euh, Où il est le seul membre original des Beach Boys en en faire partie.、Euh, mais malheureusement, il passe peut-être un petit peu trop inaperçu dans、mm -hmm. l'histoire des Beach Boys. C'est vraiment dommage. Nous avons ensuite, en 1945, la naissance de George Biondo, bassiste de Steppenwolf, qui lui célébrait ses 66 ans cette semaine. Également en 1947, la naissance d'Eric Bell, guitariste de Tin h Lazy. qui, lui, célébrait ses 64 ans, cette semaine. C'est le guitariste original.、Euh, mm -hmm. Il était là avant que le groupe、euh, connaisse Dad Loire, puisque,、euh, ben, Tennessee se sont surtout fait remarquer. Ils sont devenus un groupe euh, euh, vénéré à l a g r i v é e du duo d e guitaristes Scott Gorham et, et Brian Robertson.、Mm -hmm. Par contre, Eric Bell, c'est lui qui joue sur、euh, la reprise de Whiskey in the Jar. Ouais, effectivement.、Mm -hmm. c'est,、euh, donc,、euh, l'histoire de Ten Laisy, d、mm -hmm. du début. En 1948, nous avons la naissance de Don Brewer, batteur de Grand Fork Railroad. Et chanteur qui, aussi. Chanteur. Ah、oh, oui. oui, il était également chanteur. Bon, oui, c'est lui qui chante We're an American Band. Ah, ça, je、ouais. l'ignorais,、ouais. honnêtement. Les vidéos que j'avais、ouais. vues, tout le monde chante. Une voix très euh, haute,、euh, mm -hmm. au t haut perché.、Euh, c'est un bon chanteur. Oui, ben,、ouais. ç effectivement. Euh, nous avons par la suite, en 1955, la naissance de Steve Jones, le guitariste des Sex Pistols, qui célébrait ses 56 ans cette semaine,、mmh. donc,、euh, qui est toujours、euh, aux alentours de la formation lorsqu'ils font des concerts、ouais. pour、euh, récolter un peu d'argent. En 1970, nous avons le décès d'Alan Wilson, chanteur du groupe Can Heat. La mort de Wilson reste mystérieuse. On parle souvent d'une overdose de drogue, mais soulignons qu'il était également suicidaire et il avait、euh, 27 ans.、Ouais. Il fait partie de ce groupe. Il a été un peu obscurci par les morts de j a n i s Joplin, Jim Morrison et autres à l'époque.、Euh, oui, parce aussi, que c'était pas quelqu'un, c'était quelqu'un d'effacé, Oui, exactement. Exactement. Mais、euh, il avait 27 ans et c'était en plein dans la période, où c'est qu'il y a eu ses morts subséquentes、ouais. d'artistes. À l de 27 ans. Il y a une voix vraiment très, très particulière. C'est <rire> c e lui qu'on entend sur les classiques、euh, On the Road Again et、euh, Going on the Country. Effectivement. En 1977, moins de deux semaines après sa mort, Elvis réapparaît dans les palmarès. Le King compte neuf chansons dans le top 100 britannique, en plus d'avoir 27 albums dans les meilleurs vendeurs. Moody Blue était,、euh, au numéro un, donc,、euh, des ventes、euh, à cette époque-là, cette semaine-là.、Euh, euh, la, la mort d'Elvis a eu tellement d'impact en、hum. 77 qu'on était complètement à rupture de stock de, de ses albums,、ouais. de ses vénéles. On n'arrivait plus à trouver nulle part un album d'Elvis alors que Quelques jours avant,、euh, Ça se vendait même pas. Ça bien, se, bien. se vendait pas, là. Ça se vendait ça, pas du tout. b c'est le même phénomène qu'on peut regarder avec、euh, Michael Jackson, qui é t arrivé en 2000, euh, en 2009. Moi, ça fait quoi?、Euh, ça fait deux, trois ans, o a Deux, trois ans qu'il est décédé. Mais, bref, euh, euh, Michael Jackson était fini, là. o u i Il était é、oh, oui. n e risée. Oui, mais il faisait p a u r au monde. C'était、ah, oui. un craque-mitaine,、ah, oui. Oh, il y avait plus personne qui écoutait sa musique. Et du jour au lendemain, Michael Jackson est redevenu,、euh, ce qu'il était dans ils, les années 80. Ils en ont fait un saint. Exactement. C'est incroyable. Exactement. Et encore aujourd'hui,、euh, Et, et c'est beaucoup les jeunes, la jeune génération qui ont découvert Michael Jackson et qui considèrent ce gars-là comme un grand génie parce qu'ils se sont fait dire, en fait,、ouais. qu'il était un grand génie. parce、ouais. qu il est loin Que c'était un de grand、ça. artiste. Oui. Mais、et、non, c'est pas un grand artiste, c'est pas du non, tout. C'était un gars qui avait un bon entourage aussi. Donc, en plus d'être un bon danseur, il avait un bon entourage et、ouais. ça l'a aidé justement、ouais. à avoir cette fameuse réputation. En 1979, cette fois-ci, nous avons Frank Zappa qui lance Joe's Garage, partie 1. Donc, oui. La、euh, partie album, 1 était、euh... très bonne.、Oui. C'est partie 2 et 3. C'est pas terrible. e vraiment p e r e o u t cas, j'écoute jamais,、euh, lorsque j'écoute cet album-là, Joe's Garage,、euh, parce que,、euh, lorsqu'ils l'ont sorti en CD, ils ont réuni les oui, trois les parties.、Ensemble. Euh, j'écoute jamais partie 2 et 3. Euh, la, la, la, partie 2、euh, et 3 qui sont sorties en même temps, un album double,、euh, qui une, s a p p r o c h e beaucoup plus d'une genre de musique concrète, sans nécessairement d'avoir une mélodie de base.、Mm -hmm. euh, c'est, bien souvent, mon frère Xapa a i m a beaucoup faire les solos, mais là, des fois, c'est les solos qui se font vraiment、ouais. nulle part. e、euh, t、euh, euh, moi, ce que j'aime pas vraiment avec cet album-là, c'est qu'il a fait affaire avec un autre chanteur, je lui dis toujours le nom du type, mais par contre, qui était un chanteur professionnel, si on veut, et、euh, il l'avait engagé pour son groupe. Et, Et,、euh, je pense, que j'aurais aimé mieux que Frank Zappa chante sur ses albums-là. Non, bah oui, moi, j a i m e beaucoup. J'aime beaucoup sa voix. Il、ouais, y a une voix très particulière.、Mm -hmm. Mais lui, il l'aimait pas. Non, exactement. Exactement. Et,、euh, donc, la partie 1 qui est très, très bonne. Écoutez-la, l'histoire.、Oh oui, est b Oui, n n e c'est accrocheur, c'est、ouais. accrocheur. Mais l'histoire aussi se gâche. Oui. Dans les parties 2 et 3, ça devient carrément plate et débile.、Euh, c'est psychotronique,、euh, fantaisiste et science-fiction.、Mm -hmm. C'est un peu trop mélangé pour r i e r l vraiment. Mais,、euh, je pense que Zappa a été aussi, u、euh, n peu pressé de s o r Les parties 2 et 3, ce qui,、oui. ce qui fait qu'il a moins travaillé dessus, qu'il aurait,、voilà. aurait dû passer plus de temps. Alors, en 1989, cette fois-ci, a e r o Smith lance Pump, un album mythique puisqu'il présente la renaissance du groupe sous le signe de la sobriété. Il、oui. euh, y, y a plusieurs fans de la première heure d a e r o Smith qui n'aiment pas ce qu'ils ont fait à, à leur retour parce que c'est trop commercial. Oui, c'est vrai que c'est commercial, mais il reste que Pump, c'est un très bon album. De, de corporate rock, de rock、mm -hmm. commercial.、Ouais. Il y a quand même un sens artistique, c'est très bien fait. Et puis, euh, euh, on peut je pense, si on est honnête, on peut seulement dire du bien de Pop. m e Il y a de s bons il y a de b o n succès. s D'ailleurs, c'est sur cet album-là qu'il y a Janie's Gotta Gun. Oui,、euh, entre autres. Il y en a d'autres très、ouais. bonnes pièces là-dessus.、Euh, on, on connaît la plupart des succès, le pire de Pop, m e sans en savoir p l u o v e and Elevator. Nous avons ensuite, en 1994, Crosby, Stills Nash, qui lance l'album After the Storm, plutôt, le, le premier album en 25 ans pour le trio. Oui, pas terrible, non plus. <rire> Malheureusement, lorsqu'on prend beaucoup de temps, de deux albums,、oui. ça peut se gâcher facilement. Ouais, well, Crosby, Stills Nash, c'est un groupe vraiment du début des années 70. Il、ouais. n'y、euh, a pas d'album vraiment qu'ils ont fait après ça, que je trouve vraiment bon. Peut-être celui de 7 7 qui est un peu meilleur que les autres, mais non. Non. Donc,、mm. euh, moi, je ne connais même pas cette période-là. En fait, je connais plus la période Crosby, Sills, Nash Young. Et Crosby,、euh, ouais. Sills, Nash, je n'ai jamais vraiment porté trop d'attention à ça.、Mm -hmm. Mais、euh, je suis d'accord qu'un album après 25 ans va souvent ouais, ça se passer. Ça,、euh... ça faisait corporate,、euh, ouais, je trouve. C'est、euh... ce qui arrive bien souvent.、Mm -hmm. Très bien. Nous passons, e cette fois-ci, au 4 septembre, la dernière journée、oui. des éphémérides. Donc, le 4 septembre 1962, les Beatles enregistrent Love Me Do à Abbey Road.、Oui. Donc, dans les studios. Euh, et ça a pris Euh, je crois que c'était 14、euh, enregistrements différents pour donner vraiment cette version de Love Me Do finale, puisque George Martin n'était jamais nécessairement satisfait.、Mm -hmm. euh, et d'ailleurs,、euh, il avait changé. Il、euh... a fait venir un autre batteur. Ouais,、euh, en pensant que Pete Best faisait encore partie du groupe,、mm -hmm. parce que George Martin n'aimait pas Pete Best.、Ouais. Euh, sauf que c'est Ringo qui était là.、Ouais, e t、euh, là, euh, Ringo était très déçu de voir qu'il y avait un batteur professionnel qui était à sa place. Euh, mais on lui a quand même laissé faire une version、mm -hmm. de Love Me Do, et finalement, c'est la version de Ringo、okay, qu'on connaît,、oui. qui a été choisie. C'est、ouais. une chance. Ils avaient fait le bon choix, bref, avec,、mm -hmm. euh, oui. avec Ringo. Donc,、euh, ça, c'était il y a 49 ans. Effectivement. Et l'année prochaine,、euh, ça veut dire que Love Me Do va retomber dans le domaine public. Oui,、euh, i l y aura plus de droits d'auteur, parce que les droits d'auteur, c'est bon pour Saint-Quentin. Exact. Et là, ça va faire Saint-Quentin. Donc la pièce, mais les enregistrements par contre seront encore euh, propriété euh, des Beatles et d e a p p l e r s Je crois que c'est le, le texte et la musique qui vont tomber en libre de droit, mais les enregistrements, ça je sais pas. Je sais pas, en fait. N'étant dire... pas un avocat spécialisé. Ouais, mais ce qui、euh... arrive aussi, c'est qu'on peut,、euh, on peut réactualiser les, les droits de, de, de, certaines, les enregistrements. Je sais que les livres, les, les, les copyrights, les droits de copie、mm -hmm. sont, sont, réactivés. C'est-à-dire,、ah, oui? comme le Seigneur Zeno de Tolkien, c'est, s e s e n f a n t s maintenant qui ont、ah? réactivé, si on veut, leurs droits d'auteur là-dessus. Donc, ils perçoivent encore intéressant.、Euh, de l'argent. Ouais,、mm -hmm. c'est, une bonne façon, en fait. De... o、oui. u De garder aussi la propriété intellectuelle de la chose, mais pour s'il y a des sources. Je s e n c peut-être qu'à quelque part, les petits-petits-enfants de Mille-Zola reçoivent là, encore.、Euh, des... Oui, peut-être. Peut-être. Peut oui. Mais ça pourrait. Oui, c'est ça. Ouais, c est, c est, pas nécessairement le cas, mais. Non, effectivement, parce que ça dépend aussi quand la loi a été、euh, mise en place.、Mm -hmm. et, euh, mais je ne suis pas un avocat, moi non plus. Non. <rire> e、euh, n 1965, cette fois-ci, les Beatles,、euh, sont encore au numéro un du palmarès avec Help,、euh, on l'avait vu plus tôt cette semaine, et,、euh, Bob Dylan, lui, est au numéro deux avec Like a Rolling Stone.、Mmh, c u e l l e belle époque,、ça. hein?、Un、très beau palmarès,、oui. euh, franchement. J'aurais aimé entendre ça. Oui. C'est préférable, moi, ça, à voir, e、euh, je sais pas, moi, Rihanna. Oui. Avec,、euh, Lady Gaga. Oui. <rire> En 1968, la pièce Street Fighting Man des Rolling Stones est bannie de Chicago、euh, suite aux violences causées par les manifestants、euh, devant la Convention démocrate、euh, survenue le 28 août. Il y avait eu une émeute. Euh,、oui. euh, Devant le centre de, ouais, de convention. o u i c'était incroyablement intense,、là. Ouais, et、uh, Phil Ox,、euh, qui est un, en fait, c'est, é t a i t un chanteur folk, q un i est u peu,、euh, l'équivalent de Bob Dylan, mais vraiment encore plus,、euh, plus folk et plus engagé, était là et s'est, blessé à la jambe pendant cette,、ouais, euh. Oh oui, les, les policiers、euh, battaient les,、euh, les, les, manifestants. Ouais.、Euh, c é t a i t t r è s intense. Et quand on dit banni de Chicago, c'était les stations de radio a u s s Ouais,、oh, oui, oui, o exactement. Et、euh, probablement que ça a été réinstitué par la、mm -hmm. suite. Mais pendant cette période-là, on essayait de pas nécessairement trop,、euh, éveiller les, les, les foules.、Ouais. Nous avons ensuite, en 1969, la naissance de d w e e z i l Zappa, bien sûr, le, le, le fils、oui. de Frank qui、euh, continue encore à présenter les concerts avec les amis de son père euh, et euh, à donner. Donc, c'est les Zappa, Play Zappa.、Oui. Euh, concert que j'arrête pas de me manquer ç a r c i l s'est fait tout de suite à Montréal. i et, et il est venu à Québec、euh, au début du mois d'août.、Mm. J'aurais、ouais. aimé y aller, mais、euh, non, j'en ai pas encore à donner. Alors, e u e n t est-ce q u je vais le voir un jour? Non, moi, moi j'espère pouvoir le, le, le, le, voir. En plus, c'est le La plupart, ce sont les musiciens qui travaillaient avec Frank、mm -hmm. Zappa dans les années 70 et 80, d o n c Steve Vai, qui、euh, vit souvent dans toutes les t o u r n é e s et d w e e z l qui est un excellent guitariste、mm -hmm. également. Donc, ça, ça vaut probablement la peine comme concert.、Hein. Oui. En 1970,、euh, George Harrison lance My Sweet Lord, ouais, pièce.、Euh, qui allait être,、euh, quelques années plus tard, euh, euh, ce qu'on dit,、euh, accusé de plagiat.、Euh, oui, qui allait être、ouais. euh, accusé、ouais, d'avoir plagié ou、mm -hmm. de, de, de, de non-propriété intellectuelle, quelque chose du genre. Mais c'est une très bonne pièce, George, ouais, effectivement. En 1986, Craig a l l e n Ah, Adam, On a o u b l i é 73,、oh, oui, Marvin Gaye. Marvin Gaye, qui est au sommet du palmarès avec Let's Get It On.、Mm -hmm. C'est grand, grand succès. Quoi que tu apprécies particulièrement?、Euh, moi, c'est plus What's Going On、ah. hein, que, que j'aime bien. Let's Going On, je trouve que c'est une,、euh, une pièce facile. si on veut, et,、euh, ça, ça a amené un peu à la déchéance également de Marvin Gaye, puisqu'il chantait cette pièce-là à la fin des années 70, et il se déshabillait complètement <rire> sur scène. Il se retrouvait seulement en sous-vêtement. <rire>、oh, oui. Et, e、euh, il était, il était, il allait pas bien,、là. Il était、oui. en grosse dépression. Il avait commencé à prendre beaucoup de drogue、mm -hmm. aussi à l'époque. Donc, c'est, c'est une pièce qui marque un peu la fin de sa vie,、oui. si, si on veut, sa vie populaire. Le déclin. Ouais, exactement. Tandis que What's Going On est l'album complet. What's Going、oui. On est, est un album complètement génial、mm -hmm. et vraiment supérieur à cette pièce-là,、mm -hmm. selon moi. En 1986, Greg a l m o n d est arrêté pour、euh, conduite en état d'ébriété. Il venait à peine de récupérer ses <rire> licences après une suspension de cinq ans pour les mêmes raisons. Ah, Greg,、euh, il a eu une vie vraiment、euh, très, très, très、euh, tumultueuse. Oui,、ouais, tu e、euh, vie de b a t e C'est pas pour rien qu'il s'est fait greffer une autre fois <rire>、euh, il y a quelques années. Il a eu une vie、euh, très, très, très, très agitée.、Mm. En、oh, 2000,、euh, nous avons le décès de David Brown, bassiste de Santana.、Euh, il avait une, une maladie du foie et au rein également. d On c ça a lâché. Il avait seulement 50 ans. Je connais pas David Brown. Moi non plus.、Euh, je pense qu'il était là surtout au début、euh, de, de la formation. Mais, euh, c'est, s il a passé inaperçu, bien sûr,、euh, Santana. On se rappelle surtout de Carlos Santana. Donc,、mm. c'est très malheureux. Et finalement, pour terminer cette semaine d'éphéméride, s nous terminons avec le, le 4 septembre 2008. Une vente aux enchères très intéressante a lieu à Londres, alors que la première guitare brûlée sur scène par Jim Hendrix est vendue pour 280 000 livres sterling. C'est pas mal d'argent, ça. Oui, hein, pour, pas mal. Euh, pour, euh... Quelque chose qui est carbonisé. <rire> oui, c'est une pièce de musée, en fait. C'est ça, me... on s'en demande pourquoi ce n'est pas dans un musée, ça? Oui, je ne sais pas,、si、parce qu'on en retrouve dans les musées du r o c k e n t r e autres, je pense、euh, à Seattle.、Ah, oui,、ouais, euh... au Smithsonian, ouais,、euh, ouais. il me semble. Ça devrait être là, mais、euh, dans le privé, ça rapporte tellement plus d'argent aux collectionneurs qu'on ne veut pas nécessairement faire Oui, ça. i m e n t C'est bizarre. Un... Ouais, Et,、euh, également, lors de cette même vente aux enchères,、euh, le premier contrat de management entre les Beatles et Brian Epstein obtient, lui, 240 000 livres, Sterling. Ça aussi, ça devrait être dans un musée oui, à effectivement. Liverpool. Effectivement. <rire> les fans des Beatles aiment mieux, par contre, <rire>、euh, d e p a s s é d e r Eh bien, merci beaucoup, Simon.、Euh, je rappelle que Simon,、euh, anime l'émission、euh, Album classique.、Mm -hmm, ça, c l a s s i q u e Ça, c'est les vendredis, juste avant Classic à 10 heures. Merci beaucoup, merci. Simon. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps et c'est déjà la rentrée. Question comme ça de clore définitivement les vacances d'été 2011. Eh bien,、euh, on va jeter aujourd'hui un dernier record sur、euh, les albums. Euh, qui sont parus au cours des derniers mois, e、euh, t que j'ai eu l'opportunité d'écouter pendant la, la belle saison. Donc, je vais vous parler, entre autres, des nouveaux disques de Hell. Très bon, l'album de Hell. George Throgood and the Destroyers. Hellstorm, A Toxic Holocaust, Enslaved. u d o Udo. Udo euh, the Quill. Et, e、euh, n outre, dans la chronique comme ça des groupes obscurs, je vais vous parler un peu plus tard、euh, d'un trio canadien qui s'appelle Sadistic Humor et je vais vous passer cet après-midi une face complète d'un album vénile classique qui est paru il y a 40 ans, en 1971, soit In the Land of Grey and Pink, d e Caravan. Donc,、euh, ça va être très bon, mais,、euh, question de débutants en force comme ça. On va y aller avec un peu de hard rock. Dans un moment, on va entendre Kiss. On va aussi entendre Scorpions. Mais tout de suite, on écoute Tenugent. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes. De la seule affaire o u r n é e du vrai rock à Trois-Rivières, c'est f o u 89.1 FM. La pièce titre de leur album Blackout de 1982. Juste avant ça, on a entendu Kiss avec Parasite. Et ça, ça nous vient de leur disque Hotter Than Hell, leur deuxième album studio qui est paré en 1974. Et au début du blog, on a entendu Ten Houston avec Dog Eat Dog. Et ça aussi, ça nous vient de son deuxième album solo Free for All de 1976. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va y aller. On va rester dans le domaine du hard rock. Dans ce moment, on va entendre April Wine. C'est un petit bloc canadien, ça, puisqu'on va aussi entendre Anvil avec Turn It Up. Ça, ça nous vient de leur tout dernier album, Juggernaut of Justice. Mais tout de suite, on écoute Walter Rossi s n i f f i n the breeze. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station d e s Méloman, e s la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est f o u x 89 FM. I'm e so sad. you <laughs>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 t v i v r e une belle expérience, connaître de nouveaux groupes, partager des passions, et bien tu peux le faire. Écris un courriel à proxifou commercial.uktr.ca. Nous sommes à la recherche de chroniqueurs et d'animateurs pour toutes sortes de nouveaux projets, que ce soit pour la rentrée, l'hiver ou même cet été. Écris à proxifou commercial.uktr.ca ou visite cifou.ca. Vous êtes à cifou pour m'écouter. I like what your t s h i r t said Turn It Up, qui est tiré de leur tout nouvel album Juggernaut of Justice, très bon disque sorti au printemps dernier. j u s t e a v a n t ça, on a entendu April Wine avec Get Ready for Love, c'est la pièce qui ouvre le disque First Glance de 1979. Et au début du bloc, on a entendu Walter Rossi avec Sniffin' the Breeze, un classique tiré du disque Diamonds for the Kids de, Kid plutôt, de 1980. Vous êtes à l'émission Rock l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps Rock l a s s i q un e u site web que vous pouvez visiter à l'adresse w w w r o c k l a s s i q u e n e t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 On va poursuivre avec un autre bloc musical, je dirais, à s a v e u r blues rock, puisque dans ce moment, on va entendre Derek and the Dominos avec un extrait tiré de Cédric l o r i x d a n l'album l a y l a On va aussi entendre les Black Keys, mais tout de suite, on écoute le Edgar Winter Groove. Freeride, vous êtes sur les sons de la Radio Campus, la station des m é l Le m a n e s La seule à diffuser du vrai rock à Toit-Rivière, c'est fou. 89.FM.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 Transformer ta vie. Mardi 13 septembre, 19h30 au 2900 rue Monseigneur Saint-Arnaud. Pour information, le 819-222-5226. Vous êtes assez fou? Vous v o u l quitter? Avec le morceau Psychotic Girl qu'on retrouve sur leur album Attack and Release, paru en 2008. Juste avant ça, on a entendu Derek and the Dominoes avec Why Does Love Got to Be So Sad Ça nous vient de leur seul et unique album studio, Layla and Other Assorted Love Songs, paru en 1970. Et au début du blog, on a entendu le Edgar Wintergrove o avec Freeride qui nous vient de leur album classique, The Only Come Out at Night de 1972. Vous êtes à l'émission e c t e s i q u e en compagnie d'Anna e Lafayette, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant y aller avec un petit bloc Southern Rock, puisque dans quelques minutes, on va entendre le groupe initial, le groupe, je dirais, le plus, la figure de proue du mouvement Southern Rock, le a l m o n d Brothers Band. On va aussi entendre les Outlaws et la jeune formation Blackstone Cherry. Mais d'abord, on va écouter Steve Hill. De 89FM!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 Procure-toi ton passeport pour le festival Envolé Macadam et viens découvrir plus de 60 b a i n e s provenant de 15 pays, dont Raise Against, I Am, Jean-Louis e the Last Assassin, As I Live Dying, Blood for Blood, Band of s c o r s et plusieurs autres qui t'en mettront plein les oreilles. Le festival Envolé Macadam en collaboration avec l a b i è r e Tremblay du 29 septembre au 1er octobre à Québec. Procure-toi ton passeport trois jours sur envolé macadam.com.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 9し。 Brothers Band avec Good Clean Fun, la pièce qui ouvre leur disque, très bon disque, Seven Turns de 1990, album de retour pour le Allman Brothers Band à l'époque. Il a t de prendre une pause comme ça de 9 ans. Juste avant ça, on a entendu les Outlaws avec leur classique Greengrass and High Tides, la pièce qui clôture leur premier album homonyme, p é r i o d 1975. On a aussi entendu la jeune formation Blackstone Cherry. Avec leur reprise d'un classique du Marshall Tucker Band, c'est-à-dire Can't You See, c'est tiré de leur tout nouvel album, leur troisième disque studio, Between the Devil and the Deep Blue Sea, qui est paru au début de cet été. Et au début du bloc, on a entendu Steve Hill avec Burned. C'est une pièce tirée de son tout nouveau excellent disque Whiplash Love, qui lui aussi est paru au début de cet été. Vous êtes à l'émission Classique en c o n v a i n i e d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de nouveautés. Je vous parle du tout nouvel album d'un des grands vétérans de la scène blues rock depuis plus de 30 ans. Je parle de George Throgood et son groupe, les Destroyers, qui vient de paraître un disque intitulé 2120 Michigan Avenue, qui est le numéro civique, l'adresse des légendaires studios de l'étiquette de disque chess à Chicago. ou de très nombreux classiques par de très grands artistes du genre ont été enregistrés au 20e siècle. Des légendes comme Muddy Waters, h o w l i n g Wolf, Willie Dixon, Chuck Berry, b e u Diddley, Sonny Boy Williamson et Buddy Guy, qui participent d'ailleurs à un morceau sur ce nouveau disque de George t h r o g o o d Buddy Guy. Il s'agit donc d'un album de reprise sur lequel George et les Destroyers reprennent des classiques comme ça qui ont marqué l'histoire. On voit qu'ils se sont fait plaisir. Puisque ce sont des pièces qui les ont profondément marquées. On y retrouve même une reprise de la chanson, le morceau instrumental、euh, 2120 Michigan Avenue des Rolling Stones. On va en écouter、euh, trois morceaux parmi les meilleurs et les plus réussis qu'on retrouve sur ce très bon disque. En commençant par une relecture de High Heel Sneakers de Tommy Talker, à laquelle nul autre que Body Guy participe. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule.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 enough Good and the Destroyers. On vient d'écouter trois morceaux tirés de leur、euh, tout nouvel album 2120 Michigan Avenue qui est paru cet été.、Euh, 2120 Michigan Avenue, c'est l'adresse civique euh, des, euh, des, des légendaires studios de l'étiquette、euh, chess dans lesquels de très nombreux classiques du blues ont été enregistrés comme ça à Chicago dans les années 50 et 60. On vient d'entendre Willie Dixon's Gun. Un hommage à un des plus grands noms de l'histoire du blues. C'était précédé de Mama Talk to Your Daughter de J.B. Lenoir, un classique qui a é t é interprété au cours de l'histoire par d'autres gros noms comme, entre autres, Lightning Slim, John Mayall et Johnny Winter. Au début du blog, on a écouté High Heel Sneakers, une reprise de Tommy Talker sur laquelle George et les Destroyers sont accompagnés par le guitariste légendaire Buddy Guy, qui a lui-même fait ses débuts au studio Chess il y a 51 ans. Et la première fois que George Throgood a vu Buddy Guy en spectacle dans les années 70, eh bien, la première pièce qu'il a interprétée, c'était High Heel Sneakers. C'est juste dommage qu'on ait eu recours comme ça à de l'autotune dans cette pièce. On détecte des, des traces d'autotune et、euh, c'est pas nécessaire. Ça fait, ça fait juste déplacer, je trouve, dans le blues. Mais en passant,、euh, c'est un très bon disque, très joyeux, qui,、euh, on s'en rend vite compte, a été enregistré avec un très grand plaisir. Ça vaut bien un 8 sur 10. Vous êtes à l'émission r c t e s s i c en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre dans cette veine blues, rock et rock'n'roll. Dans un moment, on va entendre les Black Rose, mais tout de suite, on écoute un classique de Can Heat, Amphetamine Annie. Vous êtes à l'antenne de Sifu, 89 FM. I want you to keep by one. I want to tell you all a story about this chick I know. They call her a n t m e a n n i e She's always shoveling snow. I sat her down and told her, I told her crystal clear. I don't mind you getting high, but there's one thing you should fear. Your mind might think it's flying, baby, on those little pills. But you ought to know it's dying calls. Speed kills! But a n n i e kept on speeding. Her help was getting pulled. She saw things in the window. She heard. Things at the door. Her mouth was like a grinding mill. Her lips were cracking sore. Her skin was turning yellow. I just couldn't take it no more. She thought her mind was flying on those little pills. She didn't know it was going down fast. Cause Kill you too, baby! Hold it, Andrew. Has taken far too much metal h d r e She said, I don't care what a limey says, I got to get it on. I got into the scene of the man who talked from across the hall. She wouldn't h e e d my w a r n i n g l o r d she wouldn't hear what I said. Now she's in the graveyard. 自然と熱い場所。 t r y i n to drive me to an e a r grave All I ever hear is that you're living green for me But all you ever do, baby, is stagnate my dream s But you keep on p u s h i n baby, like you've never ever been in love before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 MTV. Whoa, makes me wanna smoke crack. Bros avec Kicking My Heart Around は1999年のアルバム「By Your Side」の1999 Juste avant ça, on a entendu Coverdale Page avec Shake My Tree. C'est la pièce qui ouvre leur seul et unique album homonyme qui est paru en 1993. Très bon album, j'avais bien apprécié. Et au début du bloc, on a entendu Can Heat avec un de leurs nombreux classiques, a m p h e t a m i n e Annie. Ça, ça nous vient de leur disque Boogie With Can Heat, paru lui en 1968. Vous êtes à l'émission Classic en compagnie d'Anna Laferve, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre dans une veine hard rock puisque dans un moment, on va entendre le Black Country Communion avec une très belle pièce tirée de leur excellent dernier album, tout simplement intitulé t o u t paru au cours de cet été. On va aussi entendre Saxon avec une nouvelle pièce tirée de leur tout nouvel album Call to Arms qui lui aussi est paru au cours de l'été. Mais tout de suite, on écoute White Snake avec Un morceau tiré de leur dernier album qui est paru au printemps dernier. L'album Forevermore, la pièce i n t i t u l e Love Will Set You Free. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m a i l o m a n e s e l l e a diffusée du vrai rock à Trois-Rivières, c'est faux. 89.15. connaissent L'Odyssée Sonorisation, mes spectacles sonnaient comme ça. Mais maintenant, avec l'Odyssée Sonorisation, mes shows sonnent comme ça.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 Consultez notre catalogue, nos bases de données et la plupart de nos périodiques. Renouvelez vos emprunts ou encore réservez une salle de travail en équipe directement de chez vous. Sur place, empruntez un portable ou utilisez nos stations de montage. Visitez notre site web a u u qtr.ca.ca. /biblio. La i q u e l o bibliothèque de l'université, difficile de s'en passer. Tu veux t'éclater à Québec pendant trois jours? Procure-toi ton passeport pour le festival Envoler Macadam et viens découvrir plus de 60 v e i n d s provenant de 15 pays dont Rise a g a i s t I Am. ジョン・レ・ウィッド・ラスト・アサイ・レ・ディング・ブラック・フォー・ブラック・ペ Country Communion avec la très belle pièce Cold qui clôture leur deuxième album studio, tout simplement intitulé Too et qui est paru au début de cet été. Un album qui a reçu l'excellente critique dans la presse spécialisée et c'est tout à fait mérité, je crois. Juste avant ça, on a entendu Saxon avec Hammer of the Gods. Ça nous vient de leur tout nouvel album Call to Arms qui lui aussi est paru au début de l'été. C'est un autre album qui a reçu d'excellentes critiques dans la presse spécialisée. Et au début du bloc, on a entendu White Snake avec Love Will Set You Free. Ça, ça nous vient de leur dernier album Forevermore qui est paru au printemps dernier. Vous êtes à l'émission Acclassique en compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre avec du rock progressif,、euh, assez, ben, i très récent, puisqu'on va entendre, entre autres, un extrait du、euh, tout nouvel album de Van de Graaff Generator, ainsi que tout de suite,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 conférence et cancard gratuite. Découvre les vies passées, rêves et voyages de l'âme pour transformer ta vie. Mardi 13 septembre, 19h30 au 2900 rue Monseigneur Saint-Arnaud. Pour information, le 819-222-5226.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 Procure-toi ton passeport pour le festival Envoi les Macadam et viens découvrir plus de 60 p e n s provenant de 15 pays, dont Rise Against, I Am, Jean-Louis The Last Assassin, As I Lay Dying, Blood for Blood, Pen of Score et plusieurs autres qui t'en mettront plein les oreilles. Le festival Envoi les Macadam en collaboration avec la bière Tremblay du 29 septembre au 1er octobre à Québec. Procure-toi ton passeport trois jours sur envoilesmacadam.com. y o e a l Oh, coconut c o c o n i s h t s a t k u t Generator avec la pièce Highly Strong、euh, qui est tirée de leur、euh, tout nouvel album et Grounding in Numbers qui est paru au printemps dernier. Et juste avant ça, on a entendu Yes avec Into the Storm et ça, c'est tiré de leur très bon nouveau disque Fly From Here qui est paru au milieu de cet été. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u e a c c o m p a g n é e d'Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.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 de l'école de Canterbury, le troisième album de Caravan, In the Land of Grey and Pink, de 1971. Caravan,、euh, comme je l'ai dit plus tôt, ils sont originaires de Canterbury, qui est une région rurale en Angleterre,、euh, dont sont issus, comme ça,、euh, trois groupes importants. de la fin des années 60, euh, outre, Caravan, il y Soft Machine et Gong. Canterbury, c'est le nom que des journalistes ont donné afin de définir les groupes, issus de la scène de cette région. Les musiciens qui ont lancé ce mouvement progressif provenaient、euh, tous du campus de l'Université de Canterbury, à l'exception, bien sûr, de David Allen, de Gong, qui lui était Australien.、Euh, ce qui、euh, caractérise la scène de Canterbury, c'est que les musiciens associés à ce mouvement partagent un, gros, un goût, plutôt, l'étrange, le psychédélisme, les improvisations jazz, et ils aiment bien délirer sur des paroles obscures. Ils ont de forts liens avec le dadaïsme et le, la pataphysique, mais ils conservent tous un petit côté pop assez remarquable, tellement en fait que ça a permis à Caravan de passer à l'émission populaire de télé britannique Top of the Pops, qui était en fait le, le jeunesse d'aujourd'hui des Anglais. Ils, évoluent,、euh, ils évoquent souvent. Euh, un autre groupe légendaire, Caravan, qui a fait lui aussi ses débuts dans un cadre pastoral, soit Traffic. qui, eux, euh, ont aussi mélangé le rock psychédélique au jazz et à la pop. Les deux premiers albums de Caravan étaient très bons, mais c'est vraiment avec le troisième, In the Land of Grey and Pink, qu'ils ont produit leur premier véritable classique sur lequel Caravan, comme ça, en plus de mélanger le rock au jazz, ajoutait des éléments de musique classique et de folk t r a d i t i o n n e l C'est un album qui a été acclamé dans les dernières années. Entre autres, comme un des disques de rock progressif les plus importants de l'histoire par des magazines spécialisés et des ouvrages sérieux comme Q, Mojo et le All Music Guide. C'est un album qui est absolument vénéré par les connaisseurs de rock progressif. D'ailleurs, on vient d'en ressortir une version remasterisée de luxe, remixée par nul autre que Stephen Wilson de Porcupine Tree afin de souligner le 40e anniversaire de sa sortie. On va écouter tout de suite la phase 2 En entier de ce classique du rock progressif en date du début des années 70, une face qui ne comprend qu'une seule mais très longue pièce constituée de plusieurs mouvements. In the land of Grey and Pink, The Caravan, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est fou! 89.1 FM. D'écouter la face 2 en entier de leur troisième album studio, In the Land of Grey and Pink, de 1971, et qui est constitué d'une seule et unique pièce de plus de 20 minutes composée comme ça de plusieurs mouvements. Nine Feet Underground, on vient d'entendre la partie 100% Proof, précédée de Dissociation, Honest I Did. ハウル・グランダー・ダイ・ド・ノーズ・ハンケイズ・ダンス・オブ・ザ・セブン・ペーパー、メイケット・セブン・ティ・スイ、ロブ・ス・フラン・エイ・ナイジェル・ブローズ・エイ・トゥーン。 Malgré qu'il était exceptionnellement bon, In the Land of Grey and Pink a été le dernier disque de la formation originale de Caravan puisque le claviériste David Sinclair a quitté par la suite pour aller former Matching Mole avec Robert Wyatt de Soft Machine peu de temps comme ça après la sortie de Land of Grey and Pink. Le groupe a tout de même persévéré et fait plusieurs albums. Ils ont persisté jusqu'au début des années 80. Mais ils se sont séparés par la suite. Mais ils sont, ils sont revenus. Il y a eu plusieurs musiciens différents qui sont passés dans leur rang et、euh, ils existent. Aujourd'hui, ils existent toujours. Et ils donnent、euh, des concerts、euh, sporadiques. Voilà pour cette petite présentation de cet album、euh, classique. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter une autre phase d'un autre album vénile classique du rock paru lui aussi en 1971. Cette fois-là, ce sera Look at yourself de Uriah Hee. C'est donc un rendez-vous. Vous êtes à l'émission Raclassique en compagnie d'Anna l e f e b v r e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une dizaine de minutes, je vais vous présenter mon groupe obscur de la semaine, un groupe canadien du nom de Sadistic Humor. Euh, du début des années 90. Pour le moment, on va poursuivre avec un peu de métal progressif. Dans un moment, on va entendre un groupe de la Floride qui est en spectacle ce soir au Club Soda de Montréal et demain à l'Imperial de Québec. Je parle de Camelot, mais tout de suite, on écoute les Suédois de o Path avec l e reprise d'un des premiers classiques de Iron Maiden. Remember tomorrow. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station d'événements, la seule à faire tourner du vrai rock et du métal progressif à Trois-Rivières, c s t fou!891FM!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 Vivre de belles e x p é r i e n c e connaître de nouveaux groupes, partager tes passions, eh bien tu peux le faire. Écris un courriel à p r o g s f o u commercial.uctr.ca. Nous sommes à la recherche de chroniqueurs et d'animateurs pour toutes sortes de nouveaux projets, que ce soit pour la rentrée, l'hiver ou même cet été. Écris à p r o g s f o u commercial.uctr.ca ou visite sefou.ca. Vous êtes à Sefou pour l'écouter. Camelot avec la pièce March of Mephisto qui ouvre leur album The Black Halo. Un album auquel avait participé la chanteuse de Epeka en 2005. D'ailleurs, on pouvait l'entendre faire des c h œ u r s à l'arrière. Juste avant ça, on a entendu O'Path avec、euh, l a r reprise d'un des premiers classiques de Iron Maiden. Remember Tomorrow. Ça nous vient de leur album My Arms, Your Earth de 1997. Ah oui, je vous rappelle que c a m e l o t est en spectacle ce soir à Montréal avec Hailstorm、euh, en première partie. C'est au Club Soda. Demain soir, ils seront à Québec.、Et、je vais vous en reparler un peu plus tard dans la chronique des spectacles à venir.、Euh, je vais vous donner un peu plus de détails. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u e en compagnie d'Anne Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On en est maintenant à notre chronique des groupes obscurs et je vous parle cette semaine d'un groupe de métal originaire de la Colombie-Britannique qui a fait carrière il y a une vingtaine d'années sous le curieux nom de Sadistic Humor, humour sadique, et qui se sont formés en 1989 à Kamloops autour du guitariste Sean l u c i e et du batteur Craig McKay. À l'origine, c'était un quatuor avec le chanteur Grant Hartley qui les a quittés comme ça après le premier démo qui était intitulé Knock Knock sorti en 91. Mais par la suite, ils ont fonctionné en tant que trio avec le bassiste Trevor Mason au chant jusqu'à la g r i v é e de l'excellent chanteur Ian McLaren. pour le quatrième et dernier démo en 1993. Parce que c'est tout ce que le groupe a sorti en carrière. Quatre démos qui sont、euh, sortis comme ça uniquement sur cassette. On parle d'un groupe vraiment underground qui n'a jamais été signé sur aucune étiquette de disque. Ils sont restés indépendants du début à la fin. On dit que plus de 14 musiciens sont passés au sein de sadistic humor au cours des ans. Ils se disaient influencés particulièrement par des groupes comme Slayer, Pantera. Euh, Megadeth, euh, Metallica, Death Angel,、euh, Annihilator, DRI, Black Sabbath, Andrax, Suicidal Tendencies et Judas Priest. Donc,、euh, pas mal, t o u t du bon. <rire> On a fait paraître une compilation sur CD de Sadistic Humor l'année dernière qui réunit、euh, comme ça les meilleures pièces de ce groupe très old school mais re remarquablement influencé aussi Parle punk rock original. La compilation est intitulée Rest in Peace, Thrashing into Oblivion. C'est sympathique, mais bien franchement, c'est pas si bon que ça. En général, ça ne vaut pas le détour, sauf la pièce titre de leur quatrième démo, Transload, qui est très bonne et qu'on écoute tout de suite. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s la d i f f u s é e du vrai rock et du métal o b s c u r à t r o i s r i v i è r e s C'est Fou, 89 FM. Très obscur. Du début des années 90, sadistic On vient d'entendre un extrait d'une compilation qui est sortie l'année dernière et qui comprend les meilleurs morceaux de ce groupe très underground. Compilation est u t u l i é e、euh, Rest in Peace, R.I.P., Thrashing into Oblivion. On vient d'entendre la seule pièce qui, à mon avis, est vraiment bonne,、euh, la pièce titre de leur quatrième démo, p e r e en 95, Transload. Évidemment, comme la plupart des groupes, ils se sont amusés pendant 5-6 ans jusqu'à ce que leurs priorités changent dans la vie et qu'ils mettent fin à leur groupe pour tout simplement passer à autre chose. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est sympathique comme compilation, mais il y a à peu près juste la pièce qu'on vient d'entendre qui est bonne et digne d'intérêt. Le reste est banal, je trouve. C'est quelque chose qui s'adresse plus à ceux qui les ont suivis dans le temps. une espèce de, de, souvenir en hommage comme ça à des années de moche pide, de party de sous-sol, de randonnée en c h e v y v a n e t de joyeuse s cuite s entre amis. Période de la vie très éphémère, mais très intense et heureuse. Voilà qui complète cette petite présentation de ce groupe canadien très obscur du début des années 90. s a c'est Distic Humor. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur, celui-là québécois, un groupe dont je vous ai déjà parlé au cours de l'été, le trio Sex du début des années 70. Cette fois-là, je vais vous présenter leur deuxième album intitulé The End of My Life qui est paru en 1972. C'est donc un rendez-vous pour les amateurs d'obscurité. Vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant y aller avec du vrai metal, old school, avec deux des figures de proue du genre en concert. Dans un moment, on va entendre Judas Priest, mais tout de suite, on écoute Iron Maiden, Man on the Edge. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes. C'est fou!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 t h i t On va entendre Julius Freeze avec la version en concert de Running Wild, que j'ai dédié d'ailleurs à mon ami, le Dr. Pendragon, parce que je sais que c'est une de ses pièces préférées. C'est la version qu'on retrouve sur le disque classique en spectacle Unleashed in the East de 1979. Je rappelle que Judas Priest sont en tournée de s p e c t a c l e d'adieu et qu'ils seront à Québec au c o l i s é e Pepsi le 23 novembre et à Montréal au Centre b e l l le 24 avec les formations Black Label Society et Thin l i z z y En première partie, ça devrait être excellent comme soirée. Juste avant Priest, on a entendu Iron Maiden avec Man on the Edge, la version en concert qu'on retrouve sur leur nouvelle compilation From Here to Eternity qui est parue en juin. Eux n'ont pas annoncé leur retraite. Iron Maiden, heureusement. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre avec un bloc constitué de jeunes formations de hard rock et de m é t a l qui seront en concert au Québec dans les prochaines semaines. Dans un moment, on va entendre les suédois de Ghost et In Solitude. Mais tout de suite, on poursuit avec un jeune groupe qui a sorti un tout nouvel album dernièrement que j'ai trouvé fort sympathique du bon vieux hard rock de très bonne facture.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 89歳の時に、と、死にたいと、死た sur les tours Demons tirée de leur、euh, nouvel album tirée la avec pièce de The World. Flesh the Devil, c'est leur deuxième, il est paru au printemps. Insolite o u i s seront en concert à Montréal le 23 novembre en première partie de Corpic Lanny au Club Soda. Juste avant ça, on a entendu Ghost avec Stand By Him, ça s'est tiré de leur premier excellent disque Opus Eponymus o qui est paru au début de cette année. Ghost seront à Québec avec Enslaved le 28 septembre à l'Impérial et au Café Campus de Montréal. Le 29, et ça, c'est absolument à ne pas manquer. Ghost et Enslaved. Au début du bloc, on a entendu The Quill, un groupe、euh, suédois qui fait du très bon hard rock sans prétention. Ce qu'on a entendu, c'est la pièce Sleeping with Your Enemy qui ouvre leur、euh, nouvel album, leur、euh, sixième en carrière intitulé Full Circle、euh, qui est paru、euh, cet été et qui, qui m'a vraiment、euh, beaucoup plu. Cet album Full Circle, c'est vraiment très bon, c'est du bon hard rock très bien fait.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 Le quintet anglais Hell, qui a eu un parcours vraiment exceptionnel puisque,、euh, je parle de nouveaux groupes, mais c'est pas vraiment le cas. C'est bel et bien leur premier album qui vient tout juste de sortir. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que le groupe existe depuis une trentaine d'années et que c'est seulement aujourd'hui, en 2011, que leurs efforts ont fini par aboutir. C'est que le groupe s'est formé comme ça au début des années 80. Et ils ont monté un répertoire intéressant et même impressionnant qui leur a permis de se faire remarquer par l'étiquette de disque Mausoleum qui les a signés, mais、euh, pas chanceux. La compagnie de disques a fait faillite. Juste avant que Hell enregistre leur premier album, ce qui a eu pour conséquence de décourager les membres du groupe qui travaillaient comme ça dur depuis des années. Et le groupe s'est séparé. Ça, ça a eu des conséquences tragiques puisque le chanteur et guitariste de, de Hell, Dave Holliday, a sombré dans la dépression et il a fini par mettre fin à ses jours. et s'est suicidé en 1987. Évidemment, tout le monde avait oublié Hell depuis ce temps, sauf le producteur émérite et célèbre Andy Snap, p qui a,、euh, contacté, comme ça, les membres encore vivants du groupe pour les persuader d'enfin enregistrer leur album 30 ans après. Il a lui-même repris la guitare auprès des membres originaux et ils ont engagé le frère du guitariste original, David Bauer, au chant. Ça a donné l'album Human Remains, qui est sorti en Europe en mai. Un album absolument fantastique, tout à fait essentiel pour les amateurs de métal anglais de la New Wave of British Heavy Metal du début des années 80. C'est tout simplement un chef-d'œuvre. C'est très atmosphérique, très théâtral comme album avec des chœurs grégoriens et des sons infernaux tout au long. C'est très gothique. Dans le magazine spécialisé Rock Hard, on l'a qualifié de disque occulte, limite élisabétain, voire shakespearien, dans l'approche avec une production claire et puissante. Je crois que c'est vraiment une très bonne description. Le chanteur en particulier de ce groupe est prodigieux. Peut-être que le fait qu'il soit acteur de formation lui donne un style tout à fait unique. Il sonne comme un croisement de Rob Alford et de John Gallagher, de Raven, mélangé avec un peu de Mononc-Serge l e quand il prend des intonations,、euh, des intonations faussement solennelles. Il a l'air complètement craqué.、Euh, c'est un vrai petit bijou, ce que cet album, je le répète, Human Remains, dont on va tout de suite écouter trois morceaux. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes et la seule à diffuser du vrai rock et du vrai métal à t r o i s r i v i è r e s C'est fou. 89 FM. Tête anglais. On vient d'entendre trois extraits de leur premier album qui vient de sortir Human Remains, un groupe que mon ami, le Dr. o c t e u Pendragon, m'a fait connaître et dont il a parlé avec Sinistros à l'émission Réanimation il y a de cela quelques temps. J'ai passé mes vacances à l'écouter, cet album. Vraiment très bon. On vient d'entendre une des pièces les plus Typiquement, heavy metal anglais du disque Let Battle Commence. C'était précédé de The Oppressors qui a, et c'est tout à fait approprié de le dire, un vrai riff d'enfer. Et au début du blog, on a entendu la pièce la plus rapide du disque, On Earth as it is in Hell. vraiment un petit chef-d'œuvre pour ce groupe qui a dû attendre 30 ans avant de voir leur travail aboutir. Ça vaut un gros 9 sur 10. Ça va assurément aller en haut du palmarès des meilleurs albums que j'ai eu le plaisir de critiquer à Reclassic en 2011, Human Remains de Hell. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre toujours dans cette mouvance métal, h o l e c o o l avec des figures de p r o du genre. Dans un moment, on va entendre Accept et Metallica, mais tout de suite, on écoute l'ancien chanteur de Accept, Udo, avec un extrait de son nouvel album. La chanson titre Rev Raptor, vous êtes sur les ondes de la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock et du métal authentique à Trois-Rivières, c'est fou. 89 FM.、Enfin.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 Vous êtes assez f o u pour l'écouter. 89.1. Metallica, Évidemment, avec un de leurs premiers classiques, The Four Horsemen, tiré de leur non moins classique premier album, Kill 'Em All. Paru euh, n 1983, j s t avant ça, on a entendu Accept t e avec ça, a on Rolling u n d euh, r tiré C'est de e l r dernier paru dernier, excellent est l'automne album Blood t qui of euh. Nations. a Et au début du bloc, on a entendu bloc, leur on ancien c a a chanteur original d'Accept, avec son groupe UDO, Avec la pièce titre de son nouvel album,、Rev、Raptor, qui est paru au n en son son nouvel printemps. t titre est e le groupe pièce de Rev u Udo UDO. qui r solo camarades de Accept ont sorti accroché c'est Ce c'est avec avec contemporain C'est n'accrochent Ce truc écoute poche l'année m'a pas l'album dommage. pas mauvais, du heavy metal traditionnel avec des rythmes très martiaux, mais avec un son très contemporain et puissant. Juste que je trouve que les pas et que les mélodies sont assez ordinaires. pas balade pas mal poche, intitulée I gave as tellement rythmes mélodies mid-tempo sorti dernière. très très trouve riffs genre répétition, surtout retrouve de de Udo du des de des de ne et n'est et juste que je que les et que les n'est le et une son sont as l'ont intitulée get » Il qu'on qu'on good un I I y à Et ça, c'est vraiment mauvais, cette pièce.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 Ce soir, la formation de Power Metal Progressif et Symphonique américaine Camelot est à Montréal. Demain, ils sont à Québec. Et en première partie, on retrouve les groupes The Agonist, Blackguard et surtout Hailstorm. Hailstorm qui,、euh, qui font、euh, du pirate metal, du metal pirate. C'est eux qui vont ouvrir juste avant、euh, Camelot. J'ai bien aimé leur、euh, tout nouvel album Hailstorm que j'ai écouté à répétition comme ça p l u s i e u r s Fois、euh, pendant mes vacances, l'album Back Through Time, leur troisième, c'est du métal très festif, très joyeux, avec des tendances souvent thrash et même des sonorités parfois black metal. C'est comique, c'est sympathique et j'ai bien aimé. Ça devrait plaire à ceux qui,、euh, ceux qui apprécient des groupes comme、euh, Corpic Lanny ou、euh, Fin Troll. C'est plein de chansons à boire. Question de vous en faire une idée, on va tout de suite en écouter trois morceaux parmi les meilleurs et les plus décapants. Back through time de Hellstorm. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des Mélomanes l e i s s e seule à diffuser du vrai rock et du métal authentique à toi, t o i r i v i è r r e C'est fou. 8 9 FM. そう。 De bière. Storm, on vient d'entendre trois morceaux tirés de leur nouvel album Back Through Time. On vient d'écouter une vraie chanson à boire, intitulée tout simplement Rum. C'était précédé de Buckfast. Power Smash et au début du b l o c on a écouté la pièce Shipwreck qui fait beaucoup penser à du Corpic Lani. C'est absolument rien d'original, mais c'est efficace et ça décape excellent pour une soirée arrosée. Je vous rappelle qu'ils sont en concert ce soir à Montréal au Club Soudan en première partie de Camelot et demain à l i m p é r i a l de Québec. Évidemment, si vous écoutez la reprise de mardi, eh bien, c'est déjà passé. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, outre c a m e、euh, l o t t et Hellstorm,、euh, dimanche 4 septembre, BCI présente Grave, ça c'est pour les amateurs de Death. Ils seront au petit campus avec Blood, Red Throne et Pathology et Gigan aussi en première partie. Within Temptation seront métropolistes jeudi 8 septembre. Vendredi, le 9, Pearl Jam sera au Centre b e l l Le lundi 12 septembre, Capital du Metal présente Arch Enemy, Devil Driver et Skeleton Witch. Ça se passe à l'Impériale t le lendemain, le mardi, c'est BCI qui les présente au métropoliste de Montréal. Le dimanche 18 septembre, encore une fois, BCI présente、euh, Catatonia, Heaven's Cry et Unbeing. C'est au Fofon électrique. Lundi 19 septembre, encore une fois,、euh, The Moody Blues seront au Saint-Denis. 21 septembre, c'est un mercredi. BCI présente Evergrey. Ça, c'est pour les amateurs de métal progressif. Ils seront au Foufoune avec Sabaton, Power Glove et The Absence. April Wine sera au Metropolis le vendredi 23 septembre. Le samedi 24, c'est,、euh, Trois-Réuns Metal présente,、euh, Cryptic Halling au Rock Café Le Stage avec en première partie Obscursus r o m a n t i a Harris et, e、euh, n n i m Gims. Il faudrait bien que quelqu'un me dise comment ça se prononce. Amy Gims. c'est, au Rock Café Le Stage, bien sûr. sur l'a refusé u dans le secteur Cap de la Madeleine. Mercredi 28 septembre, Capitale du Médal présente Enslaved avec Ghost et Alceste. Ça, c'est à l'Impériale. t、euh, au Café Campus le lendemain, Ils seront au Café Campus le lendemain, le jeudi 29 septembre. Et cette fois-là, c'est une présentation de BCI, Protest the Hero, qu'on va entendre un peu plus tard dans l'émission. Ils seront au Club Soda le vendredi 30. Mardi 4 octobre, Primus seront au m é t r o p o l i s Lundi 10 octobre, BCI présente、uh, Saxon, Borealis et Heroic au Fofone e l e c t r i q u Et e finalement, les vendredis, samedi 14 et 15 octobre aura lieu le fameux Trois-Rivières Metal Fest à la b â t i s s e Industrielle. Et cette année, Euh, en haut de l'affiche, on retrouve entre autres le Cavalera Conspiracy, n a p a l m Death, Sacrifice et mes préférés, Atheist. Les billets sont en vente depuis un petit bout de temps. Vous êtes à l'émission Ecclésique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va y aller avec un autre bloc de nouveautés. Dans un moment, on va entendre un extrait du très bon nouvel album du trio de thrash américain Toxic Holocaust. On va aussi entendre un morceau tiré. du tout nouveau projet Death Metal Symphonique du guitariste de a p i c a Mark Jensen. Le groupe s'appelle Mayen. Mais tout de suite, on écoute la pièce qui ouvre le dernier disque des Canadiens Protest The Hero, s c u r e l e s s La pièce, c'est la vie. Et oui, c'est en français. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock et du métal à t o i r i v i e n s C'est fou, 89 FM.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 Symphonique du guitariste de Epica, Mark Il fait toujours partie、euh, du groupe. D'ailleurs, la chanteuse、euh, Simone Simmons participe aussi à l'album. On a pu l'entendre dans cette pièce,、euh, ainsi que l'autre guitariste et le batteur de Epica qui font partie aussi de Mayen. C'est juste un projet tout à fait différent pour Mark Jensen, qui officie comme ça en tant que chanteur uniquement dans un registre beaucoup plus extrême. Malheureusement, ça m'a pas accroché. Les riffs sont banals. J'ai pas du tout été emballé. C'est dommage. C'est bien meilleur et pica. Une des seules pièces que je trouve vraiment b o n n e c'est celle qu'on a entendue, Symphony of Aggression. C'est dommage, mais Mayen, c'est moyen. <rire> Juste avant ça, on a entendu le trio de thrash metal du Midwest américain Toxic Holocaust avec l'excellente pièce Bitch tirée de leur très bon album Conjure in Command. Qui est leur meilleur, à mon avis. C'est paru au milieu de l'été. Je l'ai écouté à de nombreuses reprises. Ils sont venus en concert à Montréal il y a deux semaines au Catacombe. Mon ami Pierre, du magasin de disques Punk Metal, qui est situé au coin des rues Saint-Georges et Saint-Olivier, au centre-ville de Soir-Rivière, lui il y a assisté et、euh, il m'a dit que c'était、euh, vraiment excellent. J'en doute pas.、Euh, ils ont donné un excellent show. t r o i i s è m Et m e au l il Fest, e y a d x Toxic ans, Holocaust. Et au Et début du bloc, on a entendu les Canadiens Protest t d e Hero avec la pièce C'est la vie qui ouvre leur dernier album Scareless.、Euh, je suis pas du tout un amateur de metalcore progressif, mais il faut avouer qu'ils font de l'excellent matériel dans le genre Protest t d e Hero. Ce sont vraiment des virtuoses. Vous êtes à l'émission Rac k Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va continuer dans les nouveautés, mais on va maintenant y aller avec des choses qui m'ont particulièrement plu. Dans un moment, on va entendre la pièce titre du tout nouvel album solo du chanteur de Sodom, Tom Angel Ripper. Mais tout de suite, on va écouter, c'est un de mes groupes de métal extrême préféré. s Les Norvégiens de Enslaved, ils viennent de sortir un maxi qu'ils offrent absolument gratuitement sur le web, sur le site de Cyan AV. S-I-S-C-I-O-N-A, baroblique r e V. Le maxi s'intitule The Sleeping Gods et c'est tout à fait excellent et on écoute tout de suite un extrait. Nordlist, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes Lush. e s t la d i f f u s é du vrai rock et du métal à Toit-Rivière, c'est fou. 89 FM.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 Chanteur de Sodom, Uncle Tom Angel Ripper, avec la pièce titre de son tout nouvel album solo qui vient de paraître, Nukes、no、Bibendom.、Euh, je ne parle pas l'allemand, mais d'après ce que j'ai lu, les paroles des albums solo de Tom Angel Ripper. tourne,、euh, tourne pas mal tout autour des plaisirs de la dive bouteille, je dirais.、Euh, ce sont des chansons à boire qui vendent apparemment l e s plaisirs é t h i l i q u e s En tout cas, c'est de la musique très joyeuse et divertissante entre、euh, le folk pagan metal festif et le thrash. Il y a un peu de punk aussi là-dedans. C'est un bon petit album. Juste avant, on a entendu un de mes groupes de metal progressif extrême préféré, Enslaved, avec la pièce Nordless, qu'on retrouve sur leur、euh, tout nouveau maxi Du livre The Sleeping Gods qui vient de sortir et qui est absolument gratuit sur le web. n Slave offre le téléchargement gratuit de ce nouveau EP sur le site de Scion, S-C-I-O-N-A-V. b r o l i q u e Voir ça. On y retrouve cinq pièces,、euh, dont deux instrumentales. C'est tout à fait dans la mouvance des précédents albums de Enslaved, soit Vertebrae et Axioma Ethica Odini. Ça vaut vraiment la peine de le télécharger, ce maxi de Sleeping Gods, puisque, comme toujours, le matériel Enslaved est de très grande qualité. Pour ceux qui aiment le métal progressif extrême, ben, il y a à peu près juste a u n père qui surpasse Enslaved dans le genre, à mon avis. Vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u e mais ça s'achève! C'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais remercier mon ami Simon f i t z b y l'historien de C'est Fou, pour les éphémérides du Rock. Si vous nous écoutez en direct le vendredi, c'est la reprise de l'excellente émission. C'est pas Cancun qui va suivre dans un moment. À 20h, les lutins de l'enfer seront de retour pour le plus grand plaisir des amateurs de métal plus extrêmes. Si vous écoutez la rediffusion du mardi, c'est l'émission Réanimation avec le Dr. Pendragon et Sinistro, c qui vont, qui va suivre. La semaine prochaine, à Raclassic, je vais vous présenter encore quelques nouveautés, dont le nouveau disque des Head Cats, le projet Rockabilly de Lemmy de Motorhead avec le batteur des Stray Cats. Le disque s'intitule Walk the Walk, Talk the Talk. Dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous présenter le deuxième album du trio québécois Sex, The End of My Life, qui est paru en 1971. Je vais vous présenter aussi une f a c e complète d'un album vinyle classique paru en 71, soit Look at Yourself, de Uriah Heep. Et évidemment, mon ami Simon Fitzbé sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec une dernière nouveauté. La pièce qui ouvre le tout nouveau disque du quatuor de thrash et de death metal technique de Boston, Revocation, qui faisait partie de l'affiche du Toir of t e Metal Fest de l'année dernière et qui ont donné une très bonne performance. Le disque s'intitule Chaos of Forms. Il est paru sur l'étiquette Real Apps. On écoute la pièce c r e t i n la pièce qui ouvre le disque. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 11 heures pour une autre émission classique. Salut!